Un point maintenant sur la circulation et c'est toujours avec vous Valentin. Et toujours et, et toujours un trafic compliqué. En Valais-du-Rhône déjà à 6h avec eh bien, sur la 7 ouais, y est, en ouais, direction ouais, y du sud entre Lyon et Montélimar. Il faut maintenant plus de 2h15 de trajet supplémentaire hein, pour rejoindre Marseille. Vous êtes aussi très nombreux plus haut sur la 6 entre Macon et Lyon et vous êtes notamment bien ralenti en arrivant au péage de Villefranche. Patience. Plus à l'ouest sur la 71 en direction du sud. Prudence toujours avec cet accident en cours signalé par la communauté coyote un petit peu avant clairement. Montferrand. Euh, vous donnez des coups de frein assez nombreux et ça rallonge votre parcours de 50 minutes plus bas. La 75 entre Clermont et Montpellier, là aussi c'est un accident qui vous ralentit quelques kilomètres seulement après avoir piassé le viaduc de Mio, donc prudence dans ce secteur. La 10 également en direction de Bordeaux, un accident à hauteur de Niort vous ralentit euh, et ça rallonge votre trajet de presque une heure dans ce secteur. Et puis en Ile-de-France, c'est encore globalement calme, seulement quelques difficultés sur la 86 extérieure entre Créteil et Fresnes, comptez 30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 Dans un instant, le Grand Rush se poursuit sur RMC. Merci d'être avec nous et bonne route, 6h01. Toute l'actualité, Perrine Storm que je salue. Bonjour Perrine. Bonjour François, bonjour à tous. Elle a bien tenté de raisonner les terroristes. Otage à Saint-Etienne-du-Rouvray. Témoignage pour RMC d'une sœur qui n'a ni haine ni colère en elle. Les uns partent et les autres reviennent. Ça donne des kilomètres de bouchons et une patience soumise à rude épreuve. C'est la pire journée de l'été sur les routes de France. Enfin, J-6 avant Rio et l'inquiétude des Véliplanchistes. Bouteilles, sacs plastiques... La baie de Guanabara est un dépotoir. Le grand ménage sera-t-il terminé à temps RMC 6 h 2 Chrétiens et musulmans, main dans la main. Image de fraternité donnée hier à saint étienne du Rouvray. Les fidèles des deux communautés se sont rendus à l'église, puis à la mosquée pour prier ensemble. Quatre jours après l'assassinat du père Jacques Hamel, un message unique, celui de paix et d'unité... Elle aussi est en paix, elle n'a aucune haine en elle. Et pourtant, elle était dans l'église mardi matin. Sœur Hélène, 83 ans, a bien tenté de raisonner les terroristes. En vain, elle raconte cette matinée d'horreur à Romain Poiseau pour RMC. Pendant la prise d'otage, Sœur Hélène a essayé de raisonner les deux terroristes avec toutes les précautions possibles. Alors, ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit Bon, ben, vous connaissez le Coran Alors, je dis euh, Oui. Et Je dis Ce qui me frappait, c'est pour parler sur toute la paix. J'ai failli lui dire Mais c'est pas ce que vous faites, mais j'ai pas osé. Il faut pas l'irriter. Il me dit Vous êtes dans l'erreur, dans vous, les juifs, les protestants, les catholiques, vous êtes dans l'erreur. peut dis Soit peut-être.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 Mais une vidéo a été retrouvée dans son portable, vidéo dans laquelle Abdel Malik Petitjean, l'un des terroristes, prête à à Daesh. Trois autres personnes sont toujours en garde à vue. Autre mise en examen, cette fois dans le cadre des attentats du 13 novembre. Il s'agit de deux hommes, un algérien de 29 ans et un pakistanais de 35 ans. Ils avaient été arrêtés en Autriche dans un centre pour réfugiés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu participer aux attaques de Paris et Saint-Denis. Et pour lutter contre la menace terroriste, nouvelle proposition hier de Manuel Valse. Le Premier ministre souhaite que le financement de l'étranger des mosquées françaises soit provisoirement interdit, financement souvent très opaque. Pour Abdallah Zekri, le président des actes islamophobes au sein du Conseil français du culte musulman, il faut aller encore plus loin, il prône l'interdiction définitive.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 dramatique et grave, au lieu de parler de ces événements, au lieu de combattre le terrorisme, on revient au fonctionnement, à la gestion des mosquées par les pays étrangers. Voilà, ça franchement, c'est un ras-le-bol. Et des propos recueillis par Marie Régnier, RMC 6 h 5 et vous êtes déjà nombreux sur les routes de France. Juilletiste, taussien, même galère, préparez-vous à vivre l'une des journées les plus difficiles de l'été, c'est noir dans le sens des départs, orange pour les retours, avec du rouge sur le pourtour méditerranéen. Courage et prudence Prudence aussi, peut-être faites-vous partie de ces automobilistes qui n'attachent pas à leur ceinture un oubli ou un relâchement, mais à l'origine de nombreux morts dans les accidents de la route. Benoît Ballet, beaucoup de Français sont conscients des risques, mais ça ne change pas les habitudes de certains irréductibles.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 Le danger de la ceinture, danger de la pollution aussi. Près d'un an après le scandale Volkswagen, la Commission royale a rendu ses conclusions sur les véhicules diesel. La marque allemande pourrait bien ne pas être la seule à avoir utilisé des logiciels tricheurs pour masquer ses émissions polluantes. Des suspicions Oui, mais pas de preuves. Pour l'instant, ce rapport n'est qu'un premier pas vers plus de transparence. Pour Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau santé-environnement et membre de la Commission royale. À court terme, il faut des investigations plus poussées pour justement avoir cette réponse concernant les logiciels truqueurs. C'est important et il faut absolument que ces investigations soient poursuivies. Et ensuite, il est également très important de poursuivre et de développer les contrôles des émissions des véhicules Après l'homologation. Enfin, troisièmement, euh, la, la transparence des constructeurs automobiles. Il faut que ça devienne un réflexe et que euh, les citoyens puissent avoir les informations qu'ils désirent sur leur véhicule. Des propos recueillis par Marion Dubreuil. RMC, il est 6h07. La pollution, on en parle aussi à Rio, à six jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. L'état de la baie de Guanabara inquiète. Bouteilles, déchets en tout genre, le spectacle n'est pas très reluisant. Et pourtant, c'est dans cette eau-là que se discuteront les épreuves de windsurf et de voile. De quoi susciter un peu d'inquiétude chez le véliplanchiste Pierre Lecoq, champion du monde 2015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 Pierre Lecoq au micro de Pierre Hicten. En France, pas de sac plastique ou autre déchet, mais de belles pelouses. Ravi d'être de nouveau foulé. C'était la reprise hier de la Ligue 2. Reprise en douceur. Trois victoires seulement. Sochaux et Valenciennes sont les premiers leaders grâce à leur succès 3-1 sur 3. Et 2-0 contre Clermont. Victoire également 1-0 du Havre chez le promu orléanais. 0-0 dans les autres rencontres. Cet après-midi, le Red Star reçoit Auxerre à 15h à suivre sur RMC. La Ligue 1, elle reprendra dans 15 jours avec de nouveaux venus au PSG. Le Polonais Krikoviak et le Belge Thomas Meunier ont été présentés hier à la presse. Le joueur du FC Bruges est conscient qu'il est en train de changer de dimension. Moi je viens du championnat belge donc c'est quelque chose de, de moins professionnel je vais dire, avec moins de moyens euh, moins de médiatisation etc et euh, avoir pu euh, mettre ma signature sur un contrat avec le Paris Saint-Germain euh, bon, voilà, c'est pour moi vraiment la découverte d'un autre monde, tout est différent même l'organisation etc et le professionnalisme est Est vraiment poussé à l'extrême et, euh, et voilà, c'est une, une magnifique découverte pour moi. Thomas Meunier au micro de Loïc Piala, le PSG qui achèvera sa tournée américaine ce soir en affrontant en amical les champions anglais de Leicester. Les courses, tout de suite avec vous François. Et oui, Périne, avec un tiers écarté qu'un plus cet après-midi à Anguin. Les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Arras nous conseille le 12, Traders et le 7, Kaïd Griff. Brahim Asloum, lui, reste fidèle à l'As, Cal des Riouts. Et Laurent Guédard. quant à lui, retient le 8, Timon heck et le 3, Tony Gio. Le 12, le 7, l'As, le 8 et le 3. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le Grand Rush avec les stations services Leclerc pour vous accompagner tout au long de votre trajet. LNC Le Grand Rush, François Sorel, Pierre 16. Il est 6h10, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là, le grand rush sur RMC, et non ce n'est pas le week-end des experts que vous allez retrouver maintenant, d'habitude à cette heure-ci c'est Patrick Mullen qui nous dit bonjour notre expert jardin, et puis ensuite il y a Christian PC pour la maison et eh bien non, ils ne sont pas là aujourd'hui, car vous le savez, depuis hier 14h sur RMC euh, bah, votre radio a complètement bouleversé sa grille, c'est le grand rush, on vous accompagne durant ce chassé-croisé exceptionnel, journée classée Noir par Bison Futé et j'ai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 20h ce soir. Et à mes côtés, Pierre Sedz nous a rejoint. salut Pierre Bonjour François, mais quel plaisir d'être avec vous Pierre, c'est un plaisir partagé Excellent, excellent On va rester combien de temps ensemble 4 heures. jusqu'à 10h Jusqu'à 10h, Pierre Cedz, euh, voilà, va être à mes côtés pour euh, eh bien prendre un petit peu le pouls de ce Grand Rush, avec bien sûr euh, une veille sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. En parlant de réseaux sociaux, excellente nouvelle, on est déjà en train de topic sur Twitter, C'est ah, pas, pas grand, grand Rush RMC, et oui, vous êtes nombreux à vous, ré à vous réveiller avec RMC. Et à nous faire partager tous vos moments, que vous soyez en voiture, que vous soyez également chez vous, ou bien au travail. On parlait tout à l'heure des boulangers hein, qui nous font des, des grands coucous. On les remercie vrai. bien sûr d'être fidèles à l'antenne d'RMC. C'est là que ça se passe. Exactement. Toujours notre médecin préféré qui est là, Christian Riquet, tout va bien Merci infiniment, c'est un grand honneur. Eh bien écoutez, c'est un, un honneur partagé. en très grande forme et nous allons ensemble envisager un chapitre très important de la vie sociale le petit déjeuner. Euh, Christian, quand vous dites « Je suis très en forme »,« Je suis forme. très en forme ouais, !» mais... Voilà, ouais. attention, on va tenir jusqu'à 20h ce soir, cri. cri. On va pas lâcher l'affaire comme ça. Euh, alors, plein de choses nous attendent. Dans un instant, Christian Rekia va nous parler du petit déjeuner idéal, Pierre. Eh oui, C'est vrai alors... que là, on se peut-être tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien tenir Est-ce qu'on peut se manger des viennoiseries Est-ce qu'on peut attaquer le pain et le beurre et le café et le jus d'orange euh, Faut-il manger des fruits le matin, un yaourt, des céréales On va voir ça avec le petit déjeuner idéal de Christian Rekia. Mais auparavant... Nous allons accueillir Martin Baudrero qui commence quand même sa veille maintenant de la gare de Lyon où ça risque d'être un peu compliqué aujourd'hui. Martin, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour, comment bonjour, ça va Martin ici. Bien arrivé, à la Bien arrivé à la gare Bien arrivé à la gare de Lyon Le soleil euh, bah, se lève doucement là, sur euh, Juste au-dessus de l'horloge de la gare de Lyon Alors c'est plutôt calme hein, pour le moment ici hein. Les premiers gros trains pour les grosses destinations de vacances euh, Comme Montpellier ou Nice Partent vers 7h30 plutôt Et ça va aller en s'accélérant Puisque la SNCF prévoit tout ce week-end Plus de 260 000 voyageurs au départ et à l'arrivée de la gare de Lyon Ça fait quand même beaucoup Ça représente en fait 550 TGV Entre hier vendredi et demain dimanche Alors bon, pour gérer cette affluence exceptionnelle La compagnie mobilise 150 agents d'information, ils portent en fait un gilet rouge, ils sont là pour vous orienter vous guider parmi les trois halls de la gare, alors donc grosse journée pour la SNCF, grosse journée pour les voyageurs et aussi grosse journée pour les commerçants je discutais en arrivant avec des marchands de journaux, des marchands de sandwichs qui disaient que c'était vraiment une journée particulière un week-end particulier dans l'année où il allait écouler énormément de stocks et faire du chiffre d'affaires, donc grosse journée pour tout le monde ici à Gare de Lyon à venir. Et puis Martin on vous retrouve sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de filmer en fait, et euh, eh bien votre présence à la Gare de Lyon, on le voit d'ailleurs avec euh, une petite vidéo. C'est ça, c'est sa photo, tweet, euh, etc. Donc sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Rush RMC. Voilà, le hashtag Grand Rush RMC euh, pour être véritablement connecté avec tout ce qui se passe euh, dans ce rendez-vous que nous vous proposons sur RMC jusqu'à 20h. N'hésitez pas, hashtag Grand Rush RMC, vous avez le mail aussi grand si vous voulez nous joindre Et le plus simple, le 3216, Pierre, c'est eh oui, le standard d'RMC. Le 3216, le numéro mythique d'RMC qui vous attend, la radio vous ouvre ses portes. Exactement, -y. voilà. Euh, vous vous apprêtez peut-être à prendre la route. Et eh bien voilà, 32-16, le réflexe. Racontez-nous comment ça se passe dans la voiture. Est-ce que la famille est bien réveillée Est-ce que vous êtes prêt à affronter tous ces kilomètres Et eh bien, racontez-nous tout. On a des cadeaux en plus. Est-ce que Barthélemy Bolo vous a laissé la clé de l'armoire magique Alors, j'ai bien la clé de l'armoire magique. Il a fait ses cadeaux. quand même hein. Ah, il oui, oui, faut ravelle. faire attention, puis, il faut le surveiller. à le retenir. Voilà. voilà. C'est l'armoire qui euh... s'ouvre. Voilà. <rire> Pierre, <rire> <a fait peur. rire> Je suis encore novice. Hein. Attention, il bon, que bon, je bon, fasse un petit peu attention. Mon cauchemar, c'est de rester enfermé dans Cette armoire. Des cadeaux, ils sont nombreux. Hein. Des packs CD, DVD, des packs musique avec des enceintes JBL, il y a des packs mini-ballons à l'issue de l'euro, bien sûr. On va vous gâter ici sur RMC un... des paires de lunettes de soleil. Hein. Là, on est en plein, on est en plein dedans. C'est bien. bien. Soyez nombreux, ça se passe au. 32, 16, pour eh bien remporter de nombreux cadeaux. Voilà, à partir du moment où vous intervenez à l'antenne, eh bien on vous offrira des cadeaux. Sachez aussi que par SMS, il y a un autre jeu qui vous permet de remporter, écoutez bien, un Samsung Galaxy S6 Edge. Alors, c'est euh, un smartphone Samsung sorti l'année dernière qui fait des photos magnifiques. Voilà, franchement, c'est l'un des meilleurs photophones du moment. C'est un smartphone qui coûte plus de 400 euros et nous vous le ferons par sms il suffit de nous envoyer les trois lettres de votre radio rmc par sms au 7 16 et vous participez au tirage au sort et si vous êtes attirez au sort, bim et c'est le rôle de la été qu'en plus qu'il dit hein. Donc autant vous dire, quand François parle son smartphone ouais, hein, euh... vous pouvez avoir confiance en François on les a sélectionnés pour vous les smartphones, on ne vous offre pas de la gnognote <rire> attention euh, on va retrouver donc Christian dans un instant on va déjà faire une petite pause, il est 6h16 sur rmc et puis Pierre on va retrouver Laurent Laurent qui prend la route de Grenoble et il va jusqu'à Venise. Ouh là là Ça en fait des kilomètres. Oh. Et vous savez comment il y va en Non mais je vous le y dis pas. En va... barque, non, va... non En grondole <rire> Le grondole. Ça bah. va faire un peu long quand même. Trans-Europe. Oh, oh, attendez, vous savez quoi Il va tout nous dire dans un instant Très bien. Laurent. À suite. Et puis euh, le petit déjeuner idéal avec Christian Ricard oui, oui absolument. C'est le grand rush, on est en direct. Merci d'être là. À tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush.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 Excusez-nous, on est là, on arrive, on s'installe, arrêtez de klaxonner y comme ça Les, les bouchons n'ont pas encore commencé Non mais sérieusement euh, Alors Christian, parce que Pierre Cedz ne vous connaît pas encore véritablement, eh oui. donc il va découvrir quand même l'aspect savoureux de la personnalité de Christian Echia. Pierre, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner là Tiens, vous alors, venez d'arriver euh, Mon secret de ce matin, c'était oui. un jus d'orange, et jus puis une bonne banane. Voilà, une jus bonne Jus d'orange, banane. banane, voilà, c'est tout. Et basta Ça suffit docteur Il va me punir. Il oh. me regarde dans air bizarre. Ah là, non, non, mais, mais pas. Là, là, où vous là, vous allez en prendre un 1m85 Exactement. Mais comment faites-vous pour deviner Vous avez à peu près... Euh, C'est ça 1m85 Exactement. Bon, 82 kilos 80 kilos. Oula, on va passer au stade des mensurations. Là, j'ai peur. Je, je, je, je pense que attention, que vous avez hein. un oh. début de légère onctuosité. Ah d'accord. Le comme, pauvre, comme, il, comme il, les mince, les... il est mince comme tout, ce pauvre garçon. Bien sûr, je, je plaisante. Ah bon, d'accord. C'était pour le stimuler à l'antenne. Ah, ah, <rire> <rire> oui, on peut dur. difficilement être plus mince que ça, parce que sinon, c'est compliqué. Il perd un os. Ouais. <rire> on, on va demander des photos après. Donc le méda, vous verriez ce monsieur, il est absolument... Regarde. Ah, il est, il est, il est, il est, il est super, magnifique. C'est magnifique, 7, mesdames, oui. messieurs. Et oui. Jane Kelly et Pierre. <rire> <rire> Alors, pour être sérieux maintenant, le il y a dej. eu, au petit déjeuner, pour le petit déjeuner, sur le plan scientifique depuis 40 ans, de grands débats. Il y a eu la vague Rikazaraï, je n'en parlerai pas, c'est l'ancien monde, la préhistoire. Et puis il y a eu ensuite la vague où les médecins ont repris les choses en main et ont voulu remettre le balancier très fort, très loin, très haut, en disant « il faut manger le matin, tous les jours, sinon, sinon, sinon ». En fait, pour ceux qui travaillent la nuit... À 5h30-6h, c'était bien de manger un vrai repas, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Et c'est ce qu'on aurait dû faire maintenant, nous. Oui, bon, nous, mais nous, nous c'est exce exceptionnel. La, la plupart exceptionnel. du temps, <rire> bon, alors, pour, on se lève à 6 h 7 le, le, le coma des mortels, oui. pour le gueux comme vous, le qui gueux, vous levez comme moi, simplement voilà, à 6h du matin, oui, mon cher. pour être sérieux, Je vous écoute. en fait, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez faim en vous levant après la douche, Et là, vous pouvez manger finalement des protéines puis le café ou le thé ou le lait au chocolat ou autre chose. Protéines, c'est quoi C'est un yaourt Alors, protéines, ça peut être du fromage blanc un jour, ça peut être deux yaourts le lendemain, ça peut être un œuf sur le plat le surlendemain, ça peut être une tranche de saumon fumé le, le, le, le, le jour suivant. C'est ce que vous voulez, mais des protéines ou des céréales, Donc, quelque chose de consistant où il mmh. y a des protéines végétales ou des protéines animales, mais qui vous font plaisir. Après ce Petit plat consistant du matin, on prend la boisson, pendant ou après, et puis après cette boisson, on peut s'offrir la là viennoiserie Ouh là là. que vous aimez, ou moi j'ai la chance de travailler avec des premiers ouvriers de France en boulangerie, j'ai ces pains magnifiques de 800 grammes, le pain idéal, alvéolé, avec une mie moelleuse. Quand on ouvre le pain, ça sent le champ de blé. C'est exceptionnel, c'est croustillant. On met du beurre, du beurre, le pain est à peine tiède, le beurre fond sur le pain, et sur ce pain, Quel on ah, met, on m y m y met y de la incroyable. confiture. C'est mais... remarquable. Rien que ça... Ce repas-là, soit du fromage blanc, je le répète, soit de yaourt, soit du saumon fumé, si on aime, soit des œufs, soit, des soit du céréales, jambon, jambon blanc, déjà pour quelqu'un de bien balancé comme vous, c'est déjà un tiers des apports de la journée. D'accord. Si en plus vous prenez le café, c'est très bien, c'est un stimulant neurologique, c'est un stimulant digestif, c'est très bien, le thé, c'est pareil, et si en plus vous me prenez la viennoiserie, ou ce pain moelleux que je viens de vous donner c'est le truc un petit peu en trop alors évidemment le pain c'est mieux que la vinoiserie mais c'est le truc un petit peu en trop mais, mais ça ne me gêne pas ne m'interrompez si... pas s'il vous plaît <rire> je continue en précisant la chose suivante si maintenant vous ne voulez pas l'œuf, vous ne voulez pas le yaourt vous ne voulez pas le fromage blanc vous ne voulez pas le saumon, vous ne voulez pas les céréales mais si vous ne mangez que votre café ou le thé ou autre chose avec simplement le pain du beurre et là-dessus du roquefort ou là-dessus une confiture ou là-dessus que du beurre ou simplement deux tranches de pain moi ça me va l'idée c'est qu'il faut manger quelque chose alors Christian certain même si on n'a si pas faim pardon, alors, alors quand on n'a pas faim du tout il y a plein je, de gens qui se lèvent le matin qui je, je pas suis faim. pour dire écoutez soyons clairs vous prenez le café mais ayez la force de caractère de manger un petit peu quelque chose après. Une petite tartine. Voilà, une petite tartine. C'est ça l'idée. Et l'idée aussi, c'est de se dire, et ce que je vais dire est très très important, on mange bien à condition de s'endormir à la bonne heure et de se réveiller à la bonne heure. Et c'est l'heure du réveil qui détermine la fonction digestive. Or, Nous constatons que ceux qui se réveillent à la même heure, tous les jours, en se posant les genoux à côté du lit, il faut se poser la question « Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit Est-ce que je suis bien reposé ?» Dans ces cas-là, vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous serez de bonne humeur et dans les minutes qui suivent la douche, vous aurez faim. Or, si vous êtes dans l'autre cas... Le gogol de base qui se lève le matin à 6h, fatigué, il gémit, il pleure. Ce sont des gens qui finalement se réveillent toujours beaucoup plus tard que prévu. Et quand on se lève trop tard, on n'a jamais faim et on prend de la surcharge pondérale, on mange du sucre et on est en décalage endocrinien. Conclusion, ne soyez pas en Google de base le matin. Si Il faut se lever tous ben, les jours à la même voilà. heure de votre vie, même <rire> en vacances. Et c'est le conseil que je donne à nos auditeurs, à nos antennes, et ben, Sachez que même en vacances, on se réveille à la même heure que lorsqu'on travaille. Et c'est là qu'on passe des vacances merveilleuses. Parce que le matin, on fait des choses extraordinaires. Et nous avons Laurent qui, après cette belle démonstration de force, quand même, concernant ah petit oui, déjeuner, le petit déjeuner, est avec nous. Bonjour Laurent Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Alors, en préambule, je voudrais juste dire Ricazaray, la préhistoire, elle va être contente quand elle va l'entendre. Ah ben ça c'est sûr. Euh, hommage, Azara, -ce que... hommage à la préhistoire. Je ne sais pas, pas ce qu'elle devient, Ricazaray d'ailleurs. D'accord. Euh, Laurent... C'est une grande dame, hein. attention, ah, parce que non. ce qu'elle disait à l'époque était... était en avance de 20 ans sur certains médecins. Hein. Tout à fait. Euh, Laurent, donc là, vous prenez la route pour aller à Venise, c'est ça Alors, plus précisément, je vais me rendre après en Hongrie, mais je n'y arriverai que demain matin, parce que je suis conducteur d'autocar, et là, je pars pour faire un relais. Donc, je vais effectivement à Venise. L'heure approximative d'arrivée pour moi, ce sera midi et demi. Je prends la route à l'instant. D'accord. J'ai 625 km pour à peu près 6 heures de route. Si tout se passe bien, bien sûr, la traversée l'Italie. D'accord. Et ensuite, je récupérerai un groupe que mon collègue va m'avancer, on va dire. Et je vais finir sur un festival de musique. Demain, aux alentours de 10h midi, je serai donc à Ozora à côté du lac Balaton, pour un festival musique avec 50 jeunes que je vais transporter dans mon autocar, voilà, c'est, ce sera un peu mon périple, là, pendant ces, ces 24 prochaines heures. Donc là, je vais faire un relais en Italie avec une coupure au minimum de 9 heures à l'hôtel pour bien me reposer, parce qu'après, je vais conduire toute la nuit, ce soir, à partir de, j'estime, mon collègue doit arriver vers 22 h minuit. Mais là, vous Et vous en... relayez après pour toute la, pour l'itinéraire ou pas, Laurent? Alors, alors, non, non, après, après, je pars sur une période maximale de 10 heures de conduite. Donc, bien sûr, entrecoupé d'arrêt, de, de, parce que mes, mes temps de conduite la nuit seront de 4 heures maximum. Donc, en principe, euh, je, je fais des coupures à peu près tous les 2 heures pour moi pouvoir effectivement, moi, me reposer aussi un peu, pouvoir marcher et puis éventuellement prendre un café. Et puis, euh, bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des périodes de 4 heures d'un coup la nuit euh, parce que je suis quelqu'un qui prépare mes voyages, qui se repose énormément avant pour ne pas avoir ces coups de fatigue. Donc, ce que je conseille à tout automobiliste, quand on prend la route, reposez-vous avant. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surconducteur. Il n'y a pas de héros sur la route. Il n'y a que des gens qui se sont reposés et qui souhaitent arriver euh, entier euh, sur leur point de, de vacances. Donc, n'hésitez pas à vous reposer avant tout. Si vous sentez que la fatigue arrive, c'est déjà trop tard. Arrêtez-vous bien avant. Laurent, parlez-nous de ce festival. Où, où, où allez-vous alors? Alors, le festival, c'est un festival, alors si vous avez internet, vous allez pouvoir taper Ozora, O-Z-O-R-A, donc festival de musique, euh, c'est en Hongrie, donc c'est un festival, ça fait deux ans que je, je me rends sur ce festival-là, donc en tant que euh, conducteur, hein, bien sûr, après moi je dépose les jeunes, et ensuite je me rends à l'hôtel pendant une semaine, et je le récupérerai le week-end prochain pour le retour sur la région lyonnaise. Très bien, okay. merci. Mais, mais, merci Laurent, euh, le Zigette Festival d'ailleurs. Ce n'est pas le même festival, c'est le plus grand d'Europe, on nous disait ah, tout à l'heure. C'est le Woodstock le... européen, c'est incroyable. Faites ah, attention allez. parce que vous allez peut-être être, être tenté de faire la fête avec tous ces jeunes. Attention, alors soyez le... prudents. Attention. Le, le Zigette effectivement, le Ziguet commence la semaine prochaine. Donc d'autres collègues vont faire la route, mais là ils partent à deux. Effectivement, on, on récupère les passagers sur le, la région Rhône-Alpes, mmh. la Suisse et quelques passagers en Allemagne. Et ensuite, effectivement, les, les collègues iront jusque jusqu'à Budapest, au Zillette, festival que j'ai déjà effectivement euh, été amené à faire de par mon, mon activité de conducteur. Mais quel et fêtard, donc... ce Laurent Mais quel fêtard Mais c'est incroyable <rire> Il est de toutes les fêtes L'année prochaine, il nous appellera en direct de Bayonne. Laurent, merci en tout cas pour cet appel et soyez prudent sur la route, parce que là, c'est vrai que c'est un sacré périple hein, qui vous attend. Hein. Voilà. Et reposez-vous bien sur la sur la route aussi. Donc, en gros, pour finir, il y a 1200 km depuis Chambéry. Voilà. D'accord. Oh, très bien. Bonne journée, Laurent. Merci pour votre appel. Euh, Pierre, on oui. va revenir après la météo, le trafic et les infos. Exact. Voilà. Et puis, l'excellente nouvelle, c'est que le jour se lève. 6 h 27 le jour se lève Ouh, petit à petit en Rouler avec euh, voilà, le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça, c'est bon, et ça. Pour nous, pour nous que, euh, Christian et moi, c'est un symbole. Parce que là, franchement, voilà, on sort de cette nuit... Oh, oui. Tranquillement, on poursuit notre grand rush qu'on a commencé hier à 14h quand même. C'est balèze. Pour l'instant, ça va. Je vais partir me raser, c'est très bien. Allez, on revient dans un instant sur RMC. A tout de suite pour ce grand rush. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. RMC cet été, c'est le Brésil, c'est les bonheur. RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016.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 Allez, un coup d'œil sur la météo avec Valentin Mailleux qui nous a rejoint. Bonjour Valentin. Bonjour François, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les éclaircies sont bien présentes ce matin sur la région au sud de la Loire, de la Vendée à l'Alsace et sur la côte d'Azur. Vous profitez même d'un soleil bien franc. En revanche, au nord de la Bretagne, aux Hauts-de-France, c'est un ciel qui est chargé ce matin. Ce ciel qui amènera quelques gouttes dans l'après-midi le long des côtes de la Manche. Ailleurs, ça va aussi se charger cet après-midi des Pyrénées aux Alpes avec des averses localement et même quelques coups de tonnerre sur les reliefs. Mais toujours du soleil en revanche de la Vendée à l'Alsace et au bord de la Méditerranée et puis on retrouvera un temps estival vraiment sur tout le pays à partir de lundi les températures cet après-midi 20 degrés de maximum à Brest et Cherbourg 23 à Lille 24 pour Nantes et Biarritz 25 degrés à Paris 26 pour Montpellier 27 degrés à Nice et Bordeaux 29 à Perpignan 30 pour Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia 31 degrés à Toulouse 32 pour Lyon et 34 à Montélimar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 Toujours avec vous Valentin, on fait un point maintenant sur la circulation. Et la circulation qui est de plus en plus compliquée. Je pense que la journée noire s'annonce vraiment noire. Des difficultés déjà importantes en vallée du Rhône. Trafic très chargé sur la 7 en direction du sud entre Lyon et Orange. Il faut maintenant plus de deux heures et demie de trajet supplémentaire hein, pour rejoindre Marseille depuis Lyon. Patience donc et si vous pouvez emprunter la Nationale 7, euh, même si le trajet est un peu plus long, en tout cas au niveau des, des bouchons, vous en aurez beaucoup moins. Vous êtes aussi très nombreux euh, plus haut sur l'A6 entre Mâcon et Lyon où vous êtes notamment bien ralenti en arrivant au péage de Villefranche. Et puis plus à l'ouest sur l'A71 en direction du sud entre Vierzon et Clermont-Ferrand, vous donnez de nombreux coups de frein qui rallongent votre parcours de 50 minutes. Plus bas sur l'A75 entre Clermont et Montpellier, pardon là c'est un accident qui vous ralentit quelques kilomètres seulement après avoir passé le viaduc de Mio, donc prudence. Un petit peu plus à l'ouest, sur l'A10 ça se charge de plus en plus, hein. comptez maintenant à pratiquement deux heures de trajet supplémentaire pour rejoindre joindre Bordeaux depuis Tours. Des ralentissements assez fréquents, d'ailleurs, entre Tours et, et Niort Et toujours cet accident à hauteur de Niort. Euh, prudence, quand vous passez dans ce euh, secteur. Et puis, ça ralentit encore pas mal au Pays Basque, entre euh, Bayonne et la frontière espagnole. C'est encore euh, 45 minutes de parcours supplémentaire. En Ile-de-France aussi, euh, des difficultés sur l'A86 extérieure Entre Créteil et Fréine, il vous faut une demi-heure. Et puis sur l'A10, euh, entre Massy et le péage de Saint-Arnoux, ça y est, un trafic de plus en plus dense maintenant. Prudence sur les routes, évidemment. Et puis, nous une... N'oubliez pas des pauses toutes les deux heures. Bonne route à l'écoute des MMC. C'était C. C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 sont rendus à l'église Sainte-Thérèse, puis à la mosquée de saint étienne du rouvray pour y prier ensemble. Des hommages sont prévus aujourd'hui un peu partout dans le pays, en mémoire du prêtre Jacques Hamel, à saint étienne rouen lyon ou encore Bordeaux. Il faut créer une nouvelle relation avec l'islam, ce sont les mots hier de Manuel Valls dans le journal Le Monde. Le Premier ministre propose qu'il n'y ait, qu y ait plus de financement de l'étranger pour la construction des mosquées, au moins sur une période donnée. Week-end de chasse et croisé, courage si vous êtes sur la route, c'est la pire journée de l'été,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 rencontre. Cet après-midi, le Red Star reçoit Auxerre à 15h à suivre sur RMC. Tout de suite, vous retrouvez François Sorel pour la suite du Grand Rush. RMC, le Grand Rush, François Sorel, Pierre XVI. Pour le Flash Info prochain, Flash Info à 7h, bienvenue à vous qui nous rejoignez chers auditeurs, certains se réveillent et oui, et exceptionnellement on passe un petit peu de musique sur RMC. Oui, ça hein, fait du bien et oui. ah, puis en plus c'est quand même Oasis Ah oui. Bon, donc voilà, euh, ça fait du bien pour se réveiller euh, Mon cher Pierre Oui François, alors vous savez que les auditeurs se succèdent, les auditeurs, les auditrices depuis 14h hier, nos auditeurs qui nous suivent, qui nous écoutent qui sont sur la route, qui travaillent en ce euh, samedi matin et nous accueillons Stella Bonjour Stella. Est-ce que vous connaissez la Corse Pierre Pas trop, mais je sais que vous êtes oui. Corse, mon cher François. Alors, c'est vrai que j'ai une affection ah ouais. toute particulière pour cette belle île et Stella est en Corse, justement. Bonjour, Stella. Eh, bonjour. bonjour. Bonjour. Bonjour, Stella. Alors, Alors, vous... Magnifique, Stella. Alors, vous... Ben, je vous ai entendu dire qu'il faut, faut qu'elle appelle, il faut qu'elle appelle. Et Alors, oui. Le ne passent pas dans mon laboratoire, euh, j'ai dû attendre un petit peu de finir mes fournir. Alors, justement, parce que vous avez un laboratoire où vous fabriquez des biscuits Corse. Mais quel type de biscuit? Alors, je fais, bon, les camis... Oh là là là, vous le téléphone n'est pas bon, là. Euh, vous m'entendez, la... là Oui, mais ça fait... vous avez une voix un petit peu d'alien, de... vous savez, qui euh, ah, sort bon. des extraterrestres. C'est un peu ça. Là, vous m'entendez mieux. Oui, ça oui. va mieux. Excellent. Vous êtes sorti du euh... four. Oui, oui, <rire> je suis sorti du jabou. Euh, je fais des canistres, oui. en fait, les biscuits corks traditionnels. Et ensuite, je fais des, des petits biscuits. J'appelle ça des petits biscuits fins. Alors, il y a des petits sablés, des macarons... Euh, des cookies à la farine de châtaigne, c'est la photo que vous avez envoyée, euh, des gâteaux au caramel avec des noisettes, toujours autour d'un fruit Corse. Vous êtes dans quelle ville en Corse Pff, Alors, je ne suis pas dans une ville. <rire> je suis sur un tout petit hameau qui s'appelle le col de Grabé, là, qui est entre, euh, on va dire, un mi-chemin entre euh, Ajaccio et Propriano, en montagne. D'accord, très bien. Donc, vous avez votre fabrique là-bas Voilà, j'ai mon petit, j'ai la moitié de mon garage qui est aménagé en laboratoire euh, aux normes de pâtisserie et Très bien. là où je fabrique mes gâteaux la nuit en fait. Alors en général, j'ai droit au foot. J'y connais y connaissais pas grand-chose, à force d'écouter RMC, j'ai commencé à, force, FMC, à, maintenant. à être calé. maintenant, vous êtes vous devenu prix Nobel, maintenant. Là, au, moins, vous... je les noms, au moins, je connais les noms, on va dire, des joueurs et des intervenants. Et là, je vous ai pris en route vers 21h30, en fait, quand j'ai démarré. D'accord. Et du coup, ben, on a passé la nuit ensemble. Ah, ah c'est super. C'était merveilleux, hein, on, je vient de on, le dire. On est je ravine. me suis régalée. Alors, pour vous, c'était là le grand, c'est toute l'année. Vous commencez à 21h30, et là, vous êtes encore debout. Et la journée va être longue, j'imagine Alors, en général, je couche mon petit garçon vers 21h, 21h30. Oui. Bon, hier, il y avait mon mari, qui lui qui s'en occupé. Et ensuite, eh bien, je produis toute la nuit et, et je me couche eh l'après-midi à 14h. C'est quand, quand même incroyable. Et vous êtes toute seule Eh bien oui, justement. En unité farine, ça fait combien par nuit, en kilos de farine Par nuit, par exemple, cette nuit, j'ai bien passé, euh, j'ai dû passer euh, plus de 60 kilos. D'accord. D'accord. Ok. Oui. Alors, alors, donc, donc là, vous en êtes où là Vous allez vous coucher à quelle heure Non, là, j'ai fini. J'ai fait, fait mes biscuits. J'ai plus qu'à mettre en sachet. D'accord. Ensuite, j'ai assemblé mes macarons. Je les ai garnis. J'ai mis les ganaches. Et, euh, et après, je vais attaquer les frappes. Les frappes aussi, c'est un, un, bon, une pâtisserie corse. Ouais, voilà, si c'est un peu comme si du bergambe, c'est ça hein Voilà, c'est un peu comme les bunes, en fait. Voilà, c'est, c'est, c'est, c'est trempé dans le sucre, en oh fait. C'est, un oui, carnage, ouais, J'ai, un bon ami, Bernard Otaviani, qui est le, le, Bastia et Patricia Guidoni, qui serait très heureux de, de venir vous interviewer. Mais il une une cantine belle. <rire> c'est ce qu'on veut. Et c'est là, et, et, vous vos biscuits, et, et vos biscuits, on peut les trouver où en Corse, un peu partout. Alors ils sont un petit peu partout en fait. Euh, bon je suis une ancienne commerciale. D'accord. Et euh, donc en fait je fais tout, hein. je fabrique, je démarche. Je... Là c'est ma troisième année de de fabrication, enfin d'exploitation. Euh, ils sont distribués un petit peu dans toute la Corse. Sur le continent j'ai pas beaucoup de points de vente. J'ai un point de vente sur Aix-en-Provence. Et là bon, pour enfin euh, pour les trois premières années je me suis surtout concentrée sur la Corse. Et j'ai plusieurs points de vente sur Porto Vec, quand vous avez beaucoup parlé de Porto Vec, de Saint-Cyprien. D'accord. Et ensuite, un petit peu sur Bastia, un petit peu à Urousse, un petit peu à Saint-Florent, en Balagne, un petit peu partout, en fait, à Corté. À je Carcette, ne peux, je ne peux rien promettre, amis. mais Christian Regoubi, qui est... Euh... Un des fondateurs du Collège culinaire de France. Je vais faire en sorte de présenter votre dossier <rire> afin que vous soyez très <rire> haut dans l'échelle de la reconnaissance pour la Corse. Bon, en tout cas, ah, c'est très sympa euh, votre appel. Euh, puis, franchement, au chapeau parce que se euh, coucher, coucher le, le fils, euh, aller euh, dans la fabrique, travailler toute la nuit, et puis euh, après enchaîner avec tout le reste. Ça euh, c'est pas c énorme, bah, Après, c'est l'été, parce que bon oui, là, il y a, y a, a plus de production Ne cherchez voilà, Pas d'excuses. Vous êtes inexcusable. Vous travaillez trop. Vous êtes une championne, c'était là. <rire> je ne veux plus dit. entendre. Je les veux plus entendre que des corps les le, Mais franchement, il n'y a personne. Enfin, enfin, nous, ça, déjà nous le savons ça, tous. Mais... Nous savons tous. Ceux qui, voilà. disent, ceux qui disent ça, franchement, on ne connaissent pas du tout Lila. Alors, justement, quel ouais. temps fait-il encore Faites-nous saliver un petit peu, c'était là. Là, je suis, je suis sortie du laboratoire. Bon, il fait jour et ben, il va faire très beau. Hier, j'étais à la plage. Ah la chance et parce, que, voilà, hein. parce que pour bon, nous pour te, te le dire le on est en face du périphérique hein, à Paris donc c'est c'est vrai que voilà hein, le paysage non, est différent d'une région à une autre hein. non moi j'ai une grande chance comme je dis bon je vous entendais parler de gens qui partent en vacances nous on n'a pas besoin de partir en vacances parce on, on a oui. tout, donc euh, voilà, ouais, on a vrai. la montagne on a la, la plage on a avec plein, une qualité le de vie exceptionnelle Stella, merci merci beaucoup pour ce petit clin d'œil euh, et merci merci pour la photo Et à bientôt. C'est moi. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Revoir, Bonne vrai. journée. Au revoir. <rire> et puis oui, alors, si, si, si, si un jour ou l'autre, on pouvait goûter à, vo à vos biscuits, euh, on ne dit... dit pas mais non. Hein. Dites... Eh ben, répondez aux mails et donnez-moi bien toutes les coordonnées et avec un grand plaisir. Ah, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci Stella. Merci Stella. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Yes, on a des biscuits. Euh, chouette pour les prochains petits déjeuners. RMC, <rire> ça va être sympa. Euh, allez, on, on va directement maintenant Pierre Garde-Lyon pour vous retrouver. Martin. Martin Baudrero. Oui, oui, ici ça commence à se remplir doucement, ici à Gare de Lyon. Alors moi je suis dans le hall 2, c'est celui qui est vitré avec ses grandes vitres. C'est d'ici que partent les trains pour la Suisse, Grenoble, Bourg Saint maurice c'est vraiment la destination montagne. Et je suis avec Georges, bonjour. Bonjour. Alors Georges, vous partez justement en montagne vers Moutier, alors racontez-nous d'abord votre train, il est à quelle heure là Mon train était à 7h. D'accord, alors pourquoi prendre le train plutôt que la voiture Je sais que vous allez tout le temps quasiment en train à Moutier, pourquoi Euh, par confort simplement, euh, j'ai plus de 60 ans donc ça coûte un peu moins cher et ça me permet de, de voyager tranquillement et plus rapidement que, que la voiture Alors vous êtes un habitué de la destination plutôt de montagne, euh, Moutier, racontez-nous pour nous faire un peu voyager, ça va être quoi au programme vous y restez 15 jours je crois Voilà, Moutier, j'ai une maison là-bas, pas Moutier même mais dans un petit hameau à côté de la Perrière qui s'appelle Villarnard qui est isolée, euh, auquel on accède euh, par une piste de 4 km donc c'est perdu au C'est perdu au, au milieu de nulle part, donc euh, idéal pour le repos après euh, un bon boulot. Ah, L'idée c'est vraiment de s'isoler un peu, ou partez un peu en mode ermite Pas ermite, euh, mais euh, calme, hein, le, le, le grand calme et puis euh, beaucoup de randonnées pour se ressourcer euh, dans le parc de la Vanoise qui est absolument magnifique et le nombre de, de randonnées est infini, voilà. Et voilà. Pour finir, vous me disiez que vous partiez tôt aujourd'hui. Vous me racontiez notamment que le, il y a quelques week-ends, le 9 juillet vers le 9 juillet, vous étiez ici à Gare de Lyon et qu'on pouvait quasiment plus avancer. Vous pouvez nous raconter ça Les gros jours de, de week-end de vacances, c'est quoi à Gare de Lyon euh, Bah pas pas ce matin parce qu'il est trop tôt, mais l'autre jour, euh, le 9 juillet, effectivement, euh, c'était la foule avant d'avoir le, le grand calme. Voilà. Merci beaucoup Georges. Voilà François. Donc on se prépare doucement à partir pour la montagne et il commence à y avoir un peu beaucoup de monde ici sur dans cette gare de Lyon et ça va augmenter au fur et à mesure des heures qui passent. C'est que le début. Là franchement, dans une heure ou deux, on va se retrouver et je pense que ça va être chaud. Mais rassurez-nous Martin, l'atmosphère est agréable, happy face sur tous les visages parce que j'ai l'impression que là vous êtes en train de dire que toute la gare se remplit, que ça a l'air désagréable, tout va bien, tout va bien. Dis-nous, rassurez-nous. Pour l'instant ça reste sympa, j'ai vu personne crier sur des agents SNCF, etc. SNCF, c'est simple, En tant que tout roule, les gens sourient. Si jamais il ouais. y a le moindre problème, là, on, on vous en reparlera. On n'a pas le <rire> droit de faire la tête quand on part en vacances. Ça, c'est la base. <rire> c'est ça. OK, bah, je, je dis ça aux gens. Merci, Martin. Façon. Bon, après, <rire> ceux qui sont victimes, par exemple, de la grève Air France... Euh, oui. Là, qui, euh, voilà, qui frappe euh, en fait, euh, je crois quelques voilà quelques vols, hein, que ce soit des vols longs courriers ou des moyens ou même des courts courriers. Là, c'est plus compliqué, hein, mine de rien. Euh, 6h41, on poursuit ce grand rush tranquillement avec euh, tous vos messages euh, avec le hashtag Grand Rush RMC. N'hésitez euh, pas pour éviter l'accident sur la 10 de Niort, sortez à Poitiers Sud et prendre la N10 par Angoulême. C'est Benjamin qui nous laisse ce petit message euh, via Twitter avec le hashtag Grand. Et voilà, après on parle aussi pas mal des routiers hein, qui sont très nombreux et qui se dépêchent parce que euh, en fait à, à cette heure ils n'ont plus l'autorisation de rouler. Donc il faut vite qu'il rentre euh, en fait, sur, sur euh, air. voilà ENER ouais, ouais. pour se reposer. Pour se on salue tous les routiers qui nous écoutent. Alors grâce au teasing formidable eh bien, de notre ami Christian, je me suis fait un ami, Nounours, qui nous dit avec le hashtag Grand Rush RMC, vous m'avez donné envie, docteur, on aurait presque envie de croquer ce jeune pierre au petit déjeuner. Voilà, je me suis fait un, un, un ami. Merci Christian. C'est un honneur, merci beaucoup. Ouais, <rire> <rire> bon, Christian. Il est bien ce Pierre, non Il est bien. Ou pas en... il est magnifique. Il est validé ou pas Magnifique. Pourquoi il est pas venu plus tôt <rire> Parce qu'il dormait. <rire> Tout simplement. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 3216 pour euh, intervenir hein, ce matin. Le grand c'est vous qui le faites, vous qui nous écoutez, peut-être avez-vous décidé de prendre la route. Ça y est, la voiture est chargée, la famille est réveillée. Vous allez attaquer les kilomètres. Eh bien, racontez-nous, dites-nous comment ça se passe. Je vous rappelle qu'il y a des cadeaux. Euh, Et pour sont... tous ceux qui vont passer à l'antenne, ils sont très très nombreux. Mais oui, ces dos, Alors. Pour vous divertir sur la plage ou en montagne, quoi de mieux qu'un pack mini-ballon, par exemple. Pour affronter le soleil, des paires de lunettes, crise d'une valeur de 179 euros. Pour écouter la musique, pour danser, pour commencer les soirées en Diablé sur la plage, il y a également des écouteurs JBL ou, bien sûr, des enceintes. Alors, profitez, l'armoire, je l'ouvre Elle <rire> est grande ouverte, cette porte. Allez-y, 3216, hashtag Grand Rush, RMC. On est là pour vous accompagner jusqu'à 20h. Ils sont déjà à l'antenne depuis 16h. Chers auditeurs, 14, croyez-moi, 14h. 14 h hier, vendredi hein? 29 juillet, et ils sont en pleine forme. Christian et, et, et François, ils sont en pleine forme. Quel est votre secret, messieurs Racontez-nous. Oh, Le bonheur des auditeurs, c'est ça oui, les L'impression, la, la passion. Oui, oui, oui. Puis non, mais on est tellement contents d'être là. Donc euh, voilà, on sait se porter. On a la chance, on est très chanceux d'être avec est vous. À côté de lui. Oh, que c'est mignon. Mais si, c'est vrai, c'est vrai. C'est sincère. <rire> 7h moins le quart. Sincère. Christian, Pierre, on revient dans un instant et on poursuit ce Grand rush, bien évidemment, avec vos témoignages. A tout de suite. RMC jusqu'à 20h, c'est le Grand rush. Et si on parlait Renault services Ah, l'addition. Claire, euh, ça t'ennuie si on partage Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo.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 l'arme la plus destructrice de la planète. La soirée spéciale 3945, la course à la bombe atomique, c'est vendredi à partir de 20h50 sur RMC Découverte, Canal 24. RMC jusqu'à 20h, c'est le grand rush. 30h non-stop. François Sorel, Pierre 16. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Prête à tout pour un simple rendez-vous pour ah les amours d'été Avec toi Ah c'est vrai hein Attendez l'été, euh, voilà des rencontres, le soleil, la mer, la plage, etc. Mirage, mirage. Ah écoutez, mirage, parfois, un mariage. C'est encore un peu school hein, quand même, hein Oui, oui, oui, ouais. c'est un Paul school. Bah oui, attendez, on se réveille tranquillement. C'est vrai, vous que ça sera des trucs un petit peu plus ouais. costauds. Euh, nous avons en studio Eric Miguet. Bonjour Eric. Comment ça va On va lui allumer du micro, hein, Oui. Eric. <rire> voilà, ça marche mieux comme ça. Joli t-shirt jaune, voilà. ensoleillé, ça fait penser à l'été, Eric C'est fait exprès. Alors, Eric, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Eric, journaliste RMC, et va partir dans quelques minutes avec sa petite voiture. Voilà, et prendre la voiture, direction le Sud, Marseille, la Grande Bleue, mais entre-temps, forcément, l'autoroute et les bouchons. Et pour la petite anecdote, hein, la voiture, je l'ai pas encore. Il faut que j'allais la récupérer, guère Montparnasse, et une fois que je l'aurai y essayé, je pourrai partir, enfin... On sait qu'on va mettre du temps, hein, mais bon, voilà, enthousiasme, patience, et ce qu'on faire. Professionnalisme. Voilà, voilà. Bon, 931 km, on estime à 8h45, le 30 AG, c'est ça? C'est ça, l'estimation, ouais, elle est à peu près comme ça. Bon, voilà, j'ai calculé sur le coup de, sur le coup de midi, une direction arrivée à Lyon. Bon, je me dis ça, hein, pour l'instant, mais ouais. bon, si c'est un peu après, ça fait rien. Et après, bah voilà, forcément. Attention, hein, question. <rire> après, on va attaquer le, le dur, hein, non? C'est ça, la fameuse vallée du Rhône, hein, on la et connaît voilà. entre Lyon et Montélimar, avant l'échangeur à, à Vous savez que vous allez vous jeter dans la gueule du loup, là, en fait. C'est ça, mais bon, je le fais avec enthousiasme, donc ça va. Ah, okay. <rire> c'est beau quand on Vous pas, serez à Marseille vrai, à 23h. 23h, 23 ah, Il est super du... rassurant. À 23h ouais. Mais il ne peut, peut pas arriver à 23h, on ne sera plus là, nous. Ben oui. Il faut qu'il arrive avant 20h. C'est comme ça. C'est son défi. défi. Il part en ULM. <rire> oui, bien sûr. Non, mais attendez. Là, euh, pour arriver à 20h, pour aller à Marseille, c'est jouable quand même. Attendez. Oui. En temps normal, il faut combien 7h pour aller à Marseille, non À peu près, un peu moins, un peu moins huit heures. 9, oui, j'ai une, une grande, ans, 10, ans, une grande, une grande habitude. J'ai une grande habitude. Alors, Mais Eric, euh, vous avez un bon téléphone. Oui. Hein, on va, vous, on va se parler de temps en temps pour Elle voir un dire. petit peu comment ça roule, etc. Oui. Eric, je vous laisse partir de ce studio maintenant. Vous allez pouvoir aller à Montparnasse prendre votre véhicule et attaquer le périph et Déjà <rire> mais il vous a pas dit mais il a il peut vous prêter son véhicule ah je savais pas ça. la fameuse Fuego <rire> oh, non non <rire> je je déconseille à Eric quand même de prendre la Fuego pour aller à Marseille parce que je ne sais pas jusqu'où il va aller il peut s'arrêter là juste au périphérique hein, avec ma voiture donc euh, attention Eric bon courage merci on et à en tout, courant à tout au long de la tout journée tout au long de la route voilà vous et, nous appelez et vous nous envoyez des photos Eric on va on va poster hein, cette photo là vous êtes en studio avec nous et puis vous allez euh, au fil de cette journée nous envoyer euh, les photos sur les heures d'autoroute en voiture voilà. attention bien pas sûr sur le mobile route, pas en vol <rire> surtout pas surtout pas on s'arrête dès qu'on s'arrête ah, il y a un magnifique maillot suis... jeune oui c'est ah, vrai c'est pour être reconnu elle a pris le gasoil trop tard donc elle ah, a attendu quasiment une demi-heure une file indienne d'une demi-heure pour prendre du gasoil donc soyez vigilants vous en prenez on attend prenez... même à la station service rassurer ça le il arrive tout souriant il se dit mais mon dieu mais dans quel <rire> traquenard <rire> je suis là bon allez-y ça va bien se passer oui. je, je suis persuadé qu que vous allez arriver avant l'horaire prévu avant 23h <rire> on essaye on A tout tout à, heure, à, à, heure. à tout à l'heure à tout euh, à l'heure 7h 10 Pierre oui, oui si on parlait des insolites de l'automobile insolites. vous avez enquêté pour j'ai enquêté pour vous il en arrive tous les jours dans l'auto il en arrive Tous les jours. Alors, on parle souvent de bison futé, bison futé qui a fêté ses 40 ans euh, au début du mois de juillet. Oui. Et eh oui, déjà 40 ans de, de passion pour euh, l'auto, le bison l'Indien. Pas, la passion de l'embouteillage. Eh oui, 1976, l'État français par le ministère des Transports décide eh voilà, d'organiser un petit peu le trafic avec euh, eh bien, la volonté euh, de publier des données scientifiques pour anticiper le trafic. Mais pour lancer eh bien, ce service, il fallait trouver un nom. Ouais. On, a, on a failli passer à côté de la catastrophe, chers messieurs. C'est-à-dire Devinez le nom qu'on aurait pu donner à Bison Futé. S'il s'appelait Bison Futé. Exactement, exactement. On y a pensé, on a brainstormé, vous savez, on a, on a pensé, on s'est réunis autour d'une table oui, oui. et on s'est dit tiens donc allez trouvez-moi un nom pour cet organisme qui va eh bien donner l'infotrafic aux Français en 1976. Alors dites-moi, Monsieur Christian François, le nom qu'on aurait pu donner à Bison Futé. Je, je, incroyable. Je je n'en je ai. Info idée. Ah, <rire> <rire> tout simplement. Mais, mais pourquoi faire compliqué Mais oui, pourquoi, pourquoi faire compliquer Alors eh bien écoutez, écoutez, -y. on a pensé, on a pensé à Ginette. Oh. À vrai. Ginette, oui. À Ginette, oui, oui. À Ginette. Ginette. Et tout de suite, on retrouve euh, les prévisions trafic avec Ginette. Voilà. Ah oui, on a et, eu chaud, hein, quand Et même. on a évité le pire avec Gertrude et Super Gertrude. Non, c'est pas possible. Non, mais je vous, a, je vous assure, je vous assure. Alors, pour Gertrude, c'était un acronyme, gestion électronique en temps réel pour ah, l'urbanisme, quand oui, même. Hein. Ils, sont malins, oui, ils oui. sont malins, ils sont malins, ils sont malins. Mais grâce à Daniel Robert, un publicitaire qui, qui est passé par, par des agences, eh bien, il a proposé la figure de ce petit indien, ce bison futé qui regarde droit à l'horizon et qui, eh bien, donne le C'était déjà en temps plus réel. judicieux que Ginette, hein. Complètement. On a eu merci, chaud. Merci à notre publicitaire. noter que euh, Bison Futé vient de sortir une application mobile oui. euh, qui vous permet de connaître euh, voilà les bouchons, etc. en temps réel. Alors, on continue avec les insolites de l'automobile. Nous sommes le mercredi 27 avril, il y a trois jours à peine. Et surprise pour eh bien un automobiliste allemand qui est eh bien en Suisse donc il se dirige vers euh, le sud de l'Europe direction euh, l'Espagne et cet automobiliste tenez-vous bien cet automobiliste allemand est arrêté par la police suisse pourquoi eh bien parce que il avait eh bien il était équipé d'un chargement de 408 kg sur le toit avec un scooter en plus il y avait un scooter sur le toit un scooter sur le toit le total des bagages qui était sur le toit 408 kilos. J'ai la photo, messieurs. Ah, regardez notre... en studio. Non, mais regardez ça. Oh, c'est incroyable. incroyable. J'ai jamais vu ça. Voilà. Ah oui, oui, c'est quand même oui. impressionnant. On va, on va la poster sur euh, la page Twitter avec le hashtag grand rocher RMC. Oui, c'est-à-dire que le gars s'est carrément mis. Oui, lâché, euh, il, il, il, il Il accumule <rire> des couches sur le oui. toit. C'est assez étonnant. Il, il voulait pas louer de camionnette. En fait, c'était peut-être trop cher. Donc, il s'est dit tiens donc, allez, on va mettre tout euh, le scooter 408 kilos. Il quoi, quoi, a payé amende de combien euh, Alors l'amende, l'amende n'est pas mentionnée, mais il a été vivement, oui, bien sûr, du... il a été invité à, à enlever le scooter à et vendre puis, tout ce qu'il avait sur le toit. Ah oui, à mon avis, oui. Ça là, a je dû lui coûter que, un petit peu cher. Exactement. En même temps, c'est vrai que c'est très dangereux de d'adopter ce genre de comportement. Le pneu le plus cher au monde, messieurs les enchères. Le pneu le plus cher au monde. Oui, oui, oui. Devinez combien coûte le pneu le plus cher au monde, Christian François. Euh, C'est pour quel véhicule, déjà C'est pour un gros truc, non C'est ce, pour une voiture ou pour, un, facteur, huma, alors pour un humain Ça n'a pas été, euh, on va dire, créé, produit pour un, un, un véhicule particulier. D'accord. Voilà. Ah. Alors C'est un, un pneu de voiture, hein, mais, euh, mais euh, voilà. oui, qui ne sert pas. Ouais. Voilà. C'est en dollars. Allez, je vous donne une petite indication. <rire> la devise, en dollars. Un million on n'est pas loin on n'est pas, pas loin On n'est pas loin Un petit peu plus Un petit peu, peu, peu moins, moins. Un un peu peu moins. moins. C'est le juste prix 800, là, 875 000 non. Non, non, 600. non non. 600 000 dollars Bien joué Bien Merci. joué François ah, bon, ah, oui, très oui. Loin. 600 000 dollars Ça a été un record certifié par euh, le Guinness Book Et Alors c'est à Dubaï quest qu a, a fait, fait ça. ce pneu Alors euh, ce pneu Qu'est-ce qu'il a fait pour coûter 600 000 dollars C'est incroyable C'est des artisans Alors, ça a des diamants Voilà des diamants Alors il y a des joailliers italiens Qui se sont occupés forcément de ce pneu Pour le Le pimpé, comme on dit dans le milieu de l'automobile, avec des applications de feuilles d'or. C'est pour fait, en faire un pneu de neige, quoi. <rire> Alors une chose est sûre, c'est que si on a vendu le pneu le plus cher au monde, on a également vendu, eh bien la plus, euh, la crevaison la plus chère au monde, et ce sera également certifié par le Guinness Book des records. C'est évident. Hein. Voilà. C'était un 600 000 euros le pneu. Ça ah, euh, cher. Vous, vous crevez, et vous mmh. passez un mauvais quart d'heure. Il manque y pas d'air, dis donc. Côté blague, mieux faire. Pierre, je vous en prie, je vous offre celle-là. On accueille y Olivier. Pierre qui est là. Bonjour, bonjour Olivier. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Vous allez bien Ça va bien, Olivier, et vous Bon, bah parfaitement, parfaitement. Vous je êtes dans à... l'heure et vous êtes à l'heure, si je puis me permettre. Exactement, exactement. Je me suis rendu euh, là à Arcachon pour passer une, une semaine de vacances euh, tout le soleil. Et euh, bon, bah arrivé ce matin là à 6h. Euh, parti hier soir à, à quoi à 21h30 Donc euh, avec les petits arrêts qui vont bien, ça a roulé super bien. Pas de ralentissement. Je suis passé aux bonnes heures euh, un peu partout quoi. Et euh, bon bah ça y est quoi, meuve là, me là sur le bord de la mer quoi. C'est pas magnifique. Bravo. <rire> là alors, vous êtes, là vous êtes alors, euh, au moment où on vous parle, vous êtes au, au bord de l'eau. Ah bah là je suis à quoi, à 20 mètres de la flotte là, ouais effectivement. Effectivement, ah. la plage est prête, elle m'attend. En plus, là, à cette heure-ci, il doit y avoir personne sur la plage sur la il, y a il y a absolument personne. Le soleil personne se lève et, Le soleil se lève, il fait 19 degrés, euh, pff, tout va bien quoi, tout va bien. Vous êtes nu sur la plage <rire> Qu'est-ce que mais... c'est que cette question <rire> <rire> non, non, non. Mais, mais Qu'est-ce qu qui vous arrive exactement non, mais... <rire> Il non. est encore un, il est encore un petit peu trop, un petit peu trop tôt, mais attributs risqueraient d'être d'être euh, suffisamment conséquent. Donc je vais votre réponse peu. me satisfait pleinement. D'accord, Christian, <rire> mais que vous arrive-t-il Là, je ne, je non, comprends mais quand, pas. Mais quand, quand quel... j'entends la voix du personnage, oui. forcément fortement ah. sympathique, oui. je le sens tellement détendu oui. que Et vous l'imaginez nu marque. sur la table. Ah, absolument, mais... c'est bizarre. Voilà. Quand même. Là, franchement, euh, pourtant moi j'ai, on va dire une imagination assez débordante, mais à aucun moment je pensais à ça. <rire> Ça Olivier, jusqu'à ce point-là. Non, non, non, non, non. <rire> François, j'ai disparu quelques heures. Voilà. J'ai Yasmina, vous avez vu dans quel état et à est fait maintenant Christian et K. Je reviens. Il parle de plage nudiste. <rire> oui, là, là, un je... truc qui va il, il, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Là, je suis au bout. Euh, bon. Olivier, c'est très bien. Ben écoutez, ouais, profite... très bien. profitez, Alors, bien fond, de la plage. Oui. Ouais, exactement. Alors je vous, je vous coupe parce que j'ai quand même tapé une belle performance. Je devais avoir les pneus magiques qui coûtent, euh, qui coûtent très cher. 600 Voilà. Euh, L'an passé, je me suis rendu euh, également à Arcachon. J'étais parti euh, sur les coups de 22 heures. J'étais arrivé à 17h pour faire le même nombre de kilomètres. Et là, ce matin, 6 heures sur place. Eh bien, bravo. Voilà. Bravo La Olivier. Belle. La vie est belle. Merci, profitez bien de vos vacances. Eh bien, c'est parfait, merci. Bonne à bientôt. À vous. Bon courage. Bon courage et merci. Allez, au revoir. Pierre, on revient dans un instant, bientôt 7h. On va retrouver la météo, le point trafic, les infos et on attaque notre nouvelle heure dédiée au Grand Rush. Vous savez, le Grand Rush, c'est jusqu'à 20h sur RMC et en compagnie de Christian Ackia, en compagnie de Pierre Sedz. On écoute vos témoignages. Si vous êtes sur la route des vacances, c'est le moment ou jamais. Appelez-nous 3216 A tout de suite.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 coûtant. Partout en France, Leclerc s'engage à vos côtés. L'énergie est notre avenir. Économisons-la, Voir modalité dans les magasins participants. La météo, c'est avec Yasmine Abedbecaille <rire> qui euh, eh bien voilà, signe son retour dans le Grand Roche. On est ravis de la oh, retrouver. Ça Bonjour Yasmina. Comment allez-vous les garçons Ça va très bien. Bah oui. Non. Ah, bah oui! Ah bon bah, sauf Christian sauf qui y a des, des pensées un peu bizarres là, mais à l'instant. Je voudrais visiter les plages Il était tellement bien ce personnage que. Écoute, je te, te fais une, une, une météo des plages spéciale nudiste tout à l'heure. Ça te va? Non, non, non, ça ne me va pas. Non, non. <rire> non, non, l'objectif bon. c'est que les gens soient détendus. La météo, Yasmina. <rire> oui, bon, on aura des nuages sur le nord du pays, surtout ce matin. Sur les régions du sud, il y a du changement avec un ciel bien chaotique. De l'Aquitaine en région midi-pérennée, puis des entrées maritimes sur le Pays basque. Et cet après-midi, sur la moitié nord, un. un, un plutôt partagé entre euh, nuages et éclaircies. quelques averses mais assez rares et puis surtout des orages sur la moitié sud, surtout sur les reliefs, des orages assez forts accompagnés de grêles ça pourrait même déborder en plaine près de la Méditerranée, en revanche il fait beau et chaud, les températures, il fait chaud 20 degrés à Brest et à Cherbourg, 23 à Lille 24 à Nantes et Biarritz 25 degrés cet après-midi à Paris 32 degrés pour Lyon et Marseille 33 degrés à Nîmes 34 à Montélimar et il fera beau et chaud aujourd'hui à Carcassonne. Avec un risque d'orage en fin de journée. Et demain soir, au Théâtre de la Cité, au Festival de Carcassonne, vous pourrez chanter à tue-tête. Avenir de Louane au Festival de Carcassonne, c'est demain soir en Languedoc-Roussillon, département de l'Aude. Amusez-vous bien. Parti pour un soir. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Oh là là, le mix. <rire> oh là là, là là là. c'était joli là là. quand même. Jérôme DJ quand même. Ah hein, oui, un petit <rire> ghetto, ouais. Bon allez, on enchaîne avec Jérémy Souliman pour faire un point sur la circulation, Jérémy. <rire> Exactement. Bonjour François, bonjour, bonjour à tous. Bon, on va pas se mentir, hein, François, ce matin, c'est la journée la plus chargée ah oui. de l'année sur les routes. On vous accompagne aujourd'hui, notamment avec la communauté déjà des ralentissements dans le sud-est sur la 7 entre Lyon et Orange les premiers coups de frein. Attention également à ces accidents, ce sont les deux accidents, pardon, kilomètres 115 et 154. Attention également sur la 61 l'autoroute est temporairement coupée entre Narbonne et Toulouse au kilomètre 331 cause là aussi d'un autre accident. Et puis autre point difficile actuellement sur la 10 dès la sortie de Paris et jusqu'à Orléans le trafic reste dense. Autre ralentissement ensuite entre Tours et Bordeaux En Ile-de-France, pas de grosses difficultés le trafic reste fluide. Et puis un petit conseil pour la route. On parlait tout à l'heure de petit déjeuner. Je vous ai entendu quand j'étais en voiture, justement, sur le périph'. Euh, pensez à faire des pauses régulières au volant. Prenez le temps. Petit déjeuner, c'est le moment, justement. C'est les vacances. Allez, bonne route avec RMC. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 14h Formula, les qualifs du Grand Prix d'Allemagne et dès 20h Intégral Rio 2016. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Le Grand Rush revient dans un instant, c'est RMC 7h01, un point sur l'actualité avec Perrine Storm. Bonjour Perrine. Bonjour François, bonjour à tous. Les valises sont bouclées, la voiture est chargée, les juillettistes prennent le départ. Quand les haussiens arrivent, attendez-vous à de longs bouchons sur les routes. Faut-il interdire le financement étranger des mosquées françaises C'est une des propositions de Manuel Valls qui entend créer un nouveau lien avec l'islam. Il rêve de revivre les mêmes émotions qu'à Londres. À six jours des Jeux Olympiques, portrait du nageur et champion olympique Yannick Agniel. RMC, il est 7 h Une. Les uns ont le sourire, les autres ont déjà la nostalgie. Les juillettistes doivent désormais laisser la place aux aouciens. Dernier week-end de vacances pour beaucoup d'entre vous. Une fin de séjour prise avec beaucoup de philosophie au camping Le Patisseau, situé à Pornic, en Loire-Atlantique. Adrien Godet y a rencontré des vacanciers, loin d'être abattus par le retour au travail. On le bas de combat des hier dans le bungalow de Franck. Le retour vers la région parisienne est imminent, les préparatifs s'accélèrent. Comme il ne fait pas très beau, on en profite. Un petit peu de ménage, commencer à préparer les valises, charger tranquillement la voiture. Ça okay. sent la fin des vacances. C'est un choix de partir en juillet. Le mois d'août au travail, c'est agréable aussi, c'est beaucoup plus tranquille. Stéphane doit également libérer l'emplacement ce matin à 10h. Mais il compte bien profiter de sa dernière journée de vacances. On laisse la voiture là, on va jusqu'à la piscine jusqu'à 5h, 5h, 6h, on mangera là et on repartira après le soir. Ça donne ce bouton. On va rester là, jusqu'à la dernière minute. On préfère finir la journée ici, euh, tranquillement. Il n'y a rien qui nous, euh, qui nous retient. Hein. Un programme qui convient parfaitement à Priscilla. Et d'ailleurs, son retour dans le Morbihan ne la déprime pas plus que ça. On est content de venir et on est content de rentrer. Hein. Et donc. le boulot reprend la semaine prochaine, donc euh, pas le choix. On a bien profité, on s'est rechargé, prêt à repartir et à revenir. <rire> Grosse journée en perspective pour le camping avec 81 départs et 84 arrivés au programme. Les valises bouclées restent à prendre la route et là l'optimisme de certains risque d'être soumis à rude épreuve. Journée orange dans le sens des retours, rouge sur l'arc méditerranéen. Pour les départs ce sera pire, encore ce sera du noir sur toute la France. Un ciel de toutes les couleurs, un spectacle pyrotechnique à couper le souffle, mais pas autant de spectateurs que prévu à Cannes. Le feu d'artipice prévu le 21 juillet avait été reporté pour des raisons de sécurité. Il s'est tenu hier soir, mais l'attentat de Nice était dans toutes les têtes. Aurélie est venue en famille avec notamment sa belle-mère qui était sur la promenade des Anglais le 14 juillet. Après Nice, on tient bien les enfants et on a plutôt très très peur, ouais. Mais on veut pas arrêter de vivre en fait à cause de ça. Donc euh, c'est pour ça qu'on est là. Mais euh, ma belle-mère qui est là, en fait, était présente au feu du 14 juillet à Nice. On espère juste que ce sera pas trop traumatisant pour elle et qu'elle pourra passer ce cap-là. On est là pour la soutenir, pour aller voir ce joli feu d'artifice. On veut qu'elle puisse passer à autre chose et qu'elle rentre pas dans cette cette peur. Euh, ça nous tient à cœur et on espère que cette fois ça va bien. Ça vient se passer entre autres, c'est pour ça qu'on a un peu la boule au ventre et, euh, et qu'on est là pour elle en fait. Puis Si on n'avait pas été là, elle serait pas venue. Une menace terroriste qui reste dans tous les esprits. Quatre jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, Manuel Valls s'entend créer une nouvelle relation avec l'islam. Le Premier ministre propose qu'il n'y ait plus de financement de l'étranger pour la construction des mosquées françaises, enfin en tout cas sur une période donnée. Un financement parfois occulte, Marie Régnier. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État en France n'a pas le droit de financer des lieux de culte. C'est la traduction de la loi de 1905. Si les musulmans veulent construire une mosquée, ils doivent donc la financer. Première option, les dons des fidèles qui constituent une grande partie des financements. Mais ces dons ne sont souvent pas suffisants. Les responsables musulmans doivent donc faire appel aux pays étrangers. Le sultanat d'Oman a par exemple versé près de 2 millions d'euros pour achever la construction de la mosquée de Roissy-en-Brie. Même chose avec l'Arabie Saoudite pour la mosquée de Lyon. Ce qui pose problème, c'est que tout ça est très opaque. Il est assez difficile de savoir qui finance quoi et à quelle hauteur. Plutôt que d'interdire temporairement le financement par l'étranger comme le suggère Manuel Valls, les auteurs d'un rapport parlementaire publié l'année dernière sur la question souhaiteraient déjà que ces flux financiers soient totalement transparents. Les explications de Marie Régnier à la communauté musulmane a affiché son soutien hier à Saint-Etienne-du-Rouvray. Musulmans et catholiques ont prié ensemble à l'église Sainte-Thérèse où a été assassiné le prêtre Jacques Hamel et puis ils sont allés ensemble à la mosquée. De nombreux hommages seront rendus par ailleurs aux Aujourd'hui, un petit peu partout en France, à Saint-Etienne, Rouen, Lyon ou encore Bordeaux. Message de fraternité et de paix à l'image du témoignage de Sœur Hélène. Elle était dans l'église mardi dernier quand les terroristes ont pénétré dans l'établissement. Malgré la peur, l'horreur, elle n'éprouve aujourd'hui aucune colère.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 Il ne faut pas l'irriter. Hein. Hein, il m'a dit, quand vous trouverez dans la télévision, vous leur direz que, dire à vos gouvernants que tant qu'ils bombarderont qu y a, euh, la Syrie, il y aura des attentats. Il y en aura tous les jours. Le jour où vous, vous arrêterez, nous, on s'arrêtera aussi. Et après, vous savez que le président de la République est venu. Il est venu vers nous et je le lui ai dit mais Il était accablé aussi. Hein, je le plains. Hein, bon. Le témoignage de euh, sœur Hélène. Message donc, euh, un témoignage, pardon, recueilli par Romain Poiseau. L'enquête, elle continue de progresser. Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen hier. Un suspect est fiché S. Il avait été arrêté la veille de l'attentat dans le cadre d'une autre affaire. Mais une vidéo a été retrouvée dans son portable. Vidéo dans laquelle Abdel Malik Petit l'un des terroristes, prête allégeance à Daesh Trois autres personnes sont toujours en garde à vue. L'attentat à saint etienne du rouvray bien sûr, dans toutes les têtes en où se déroulent actuellement les Journées Mondiales de la Jeunesse. Des centaines de milliers de fidèles sont réunis jusqu'à demain à Cracovie. Malgré le contexte, on veut continuer de vivre et de faire la fête. Alors pas une fête avec les traditionnels chants religieux. Non, avec de la musique nouvelle génération, elle fait un carton auprès des jeunes catholiques. Antoine Perrin. On aurait pu croire qu'au JMJ, les chants religieux ressembleraient à ça. Alléluia, alléluia. En fait, c'est plutôt ça qui plaît aux jeunes chrétiens aujourd'hui. C'est le groupe Open 4 frères lyonnais Qui cartonne auprès des ados catholiques Pour Armand, l'un des membres du groupe, il fallait rajeunir la musique de l'église. Ça redynamise, ça redonne un peu de la pêche à, à l'église, de la simplicité. Nos tournées, elles sont pleines de lumière, d'énormes systèmes sons, ça danse, ça bouge. On vit dans ce monde, on met des casquettes, on a des Stan Smith. Euh. On n'est pas forcément en chaussures bateau avec une chemise un peu serrée, vous voyez. On, on est de ce monde, quoi. Sauf que dans leur texte, ils parlent de Dieu et c'est toute la différence avec les autres, explique Camille, le guitariste. On a beau faire de l'électro, on fait quand même de la prière, on fait quand même de la louange. Et donc, nos textes s'inspirent de l'évangile. On prône pas que, que la paix et l'amour, on prône vraiment notre foi, quoi. Preuve de l'engouement auprès des jeunes catholiques, leur dernier album sorti le mois dernier s'est déjà vendu à 15 000 exemplaires. reportage d'Antoine Perrin à Cracovie. Ça vous a beaucoup plu François, j'ai l'impression. Moi j'ai envie de danser là. Eh <rire> bien on va continuer à danser avec le sport. J-6 avant les Jeux Olympiques, portrait d'un champion qui a été repêché à la dernière minute. Le nageur Yannick Agnel sera bien du voyage malgré une année compliquée. et Des difficultés oubliées. Reste maintenant l'espoir de revivre les mêmes émotions qu'à Londres en 2012 où il avait reçu l'Or Olympique, Maria amélie Oui, un feu d'artifice, c'est ce qui vient à l'esprit de Yannick Agniel quand il repense aux Jeux Olympiques de Londres. A tout juste 20 ans, le nageur réalise alors la course idéale sur 200 mètres en 1 minute 43. C'est ce, ce genre de course que les sportifs euh, vivent peu de fois dans leur vie où c'est le truc parfait. quoi. La sensation elle est tellement parfaite que ça paraît d'une facilité déconcertante. Et c'est génial, c'est vraiment euh, un accomplissement personnel, il euh, n'y a rien de mieux. quoi. Et malgré une année 2016 compliquée, sans titre, Yannick Agniel est sûr qu'il peut ressentir la même émotion à Rio. Je sais un truc, c'est que quand on est derrière le plot et qu'on est bien préparé et qu'on a fait tout ce qu'il fallait, les pendules sont remises à zéro et là, on ne sait jamais, tout peut, tout peut arriver. L'autre défi du Niçois, décrocher une médaille sur le relais 4x200 avec Jordan Potin, Loris Borelli et Jérémy Stravius. C'était la reprise hier de la Ligue 2, reprise en douceur, trois victoires seulement. Sochaux et Valenciennes sont les premiers leaders grâce à leur succès, 3-1 contre 3 et 2-0 contre Clermont. Victoire également 1-0 du Havre chez le promu Orléanais. 0-0 dans les autres rencontres. Cet après-midi, le Red Star reçoit Auxerre à 15h. Match qui va se dérouler à Jambouin, l'enceinte du Stade de France. Le club francilien quitte en effet son stade de Beauvais et va évoluer toute la saison à Paris. Un changement qui séduit le capitaine du Red Star, Lloyd Palin. Ça nous donne envie de jouer, de montrer, mais pas de pression. C'est un magnifique stade. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment, vraiment beau. Il est grand, on va avoir du public, les supporters vont venir. On est sur Paris, donc euh, je pense qu'on va être bien et il n'y aura aucune pression à se mettre. Et on va être bien aussi sur RMC pour suivre ce match à 15h. Red Star, Auxerre, pour l'instant c'est les courses avec vous François. Et oui, un tiers s'écartait qu'un t-plus cet après-midi, donc Perrine, Sébastien Arras nous conseille de jouer le 12, Traders et le 7, Kaid Griff. Brian Asloum reste fidèle à l'As, des Desriouts et Laurent Guédard. Quant à lui, retient le 8, Timon Heck et le 3, Tony Gio. Le 12, le 7, l'As, le 8 et le 3. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Epic, Poker.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 C'est les vacances. On est Pissan Love sur RMC. Oui. Bonjour à celles et ceux qui se réveillent parce que certains se réveillent avec cette douce musique. C'est bon. Un bon petit café, un bon petit déj. Et vous êtes au cœur de ce grand rush sur RMC. Alors, pas de week-end des experts hein, ce samedi, exceptionnellement. Euh, vous le savez peut-être si vous étiez avec nous depuis 14h hier, RMC casse sa grille des programmes et vous propose donc une émission spéciale, un show spécial de 30h pour vous accompagner sur la route des vacances, ce qui fait que il n'y a pas de rendez-vous jardin avec Patrick Mullen de 6h à 8h, il n'y aura pas de rendez-vous maison exceptionnellement avec Christian Pesset entre 8 et 10, mais malgré tout, on va retrouver Patrick et Christian tout à l'heure qui vont nous faire un petit coucou dans ce grand rush, bien évidemment et je suis aux côtés de Pierre Sedz et je suis ravi de, de vous avoir côtés mon cher Pierre. Plaisir partagé Mon cher François, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Grand Rush RMC, le seul et unique hashtag de la matinée. Continuez à nous envoyer vos messages. Julien Brossou qui eh bien, nous envoie une photo de son petit déjeuner avec, eh bien, on peut le dire, des pains au chocolat ou des chocolatines pour ceux qui viennent du Sud-Ouest comme moi. Il y a des croissants. Enfin, bref, euh, Christian me regarde avec un air un peu inquiétant puisque, vous le savez, une viennoiserie correspond à euh, un apport calorique de 3 jours de, de, de consommation de sel, c'est ça, donc attention faites attention, <rire> pas de folie sur la plage sinon, et eh bien vous allez vous prendre des râteaux, et ce sera d'ailleurs le cas dans quelques instants avec Patrick Moulienne, l'expert jardin, qui va arriver. Voilà, c'était la transition, il fallait faire il faut, quelque chose d'assez intelligent. c'était super Pierre. Il faut aussi lâcher prise. Euh, oui, c'est exact. Euh, <rire> surtout dans le sud-ouest, vous lâchez prise tous les jours. Ah, tous les jours. On va faire ça. encore une fois un petit détour dans quelques instants du côté gare de Lyon. Et pour l'heure, c'est Pascal que nous accueillons au 32-16. Bonjour Pascal. Bonjour François, Pierre, bonjour à vous. Oh là là, Pascal, vous êtes sur la route. Exactement, ou ouais. Oula, on vous entend pas super, super bien, là, okay. hein. Pourquoi Allô? Bon, on va, on va mettre Pascal en veilleuse, on va le retrouver dans un instant, parce que là, franchement, c'est vrai que, avant un auditeur, alors qu'il roule, même si les réseaux, euh, mobiles des, voilà, des opérateurs français s'améliorent, c'est pas encore tout à fait ça, hein. On va retrouver Martin Baudrero, maintenant, du côté de Gare de Lyon. Martin? Oui, toujours là. Hein. Ici, ça commence à sentir l'effet de ce grand rush euh, ici à Gare de Lyon. J'ai pu voir en fait la première ruée hein, sur un train avec le premier grand départ. C'était pour Montpellier hein, qui dessert aussi Mont Nîmes et Valence. Donc vraiment un des trains attendus à chaque moment de la journée. Euh, le train pour Nice vient aussi de partir. En fait, il part à 7h19 donc il va partir dans quelques instants. Et le chef de gare me l'a dit, il est quasi complet. Il est même archi-complet il m'a dit. En fait, quasiment hein, tous les quais accueillent maintenant un TGV à Gare de Lyon. Euh, pour le moment, tout se passe bien. Pas d'énervement ou de retard à signaler. On Beaucoup d'agents SNCF en gilet rouge Qui renseignent un à un les voyageurs Alors attention d'ailleurs à Une consigne revient très régulièrement Dans les annonces Que l'on peut entendre en gare Elle concerne les contrôles aux frontières Après les derniers attentats Ils ont été renforcés Donc pour partir à l'étranger Même si vous prenez le train et non pas l'avion Pensez à prendre vos papiers d'identité La SNCF a aussi augmenté le nombre d'agents Présents en gare Avec aussi des chiens renifleurs Et elle rappelle aussi que 40 000 caméras sont présentes dans toutes les gares de France et tous les trains de France. Donc on peut voyager un peu en toute sérénité. Alors Martin, vous nous disiez sur les réseaux sociaux qu'il y avait également de l'attente dans les commerces de gare. Oui, oui, je vous avais dit, il y a, y a une heure, je vous avais dit que c'était un gros jour et bah, pour euh, pour les commerçants. Et bah, je vous avais pas menti, euh, des queues que à toutes les, les cakes, que ce soit pour acheter des sandwiches, que ce soit pour acheter aussi les journaux, euh, des queues même qui mettent un peu les gens en retard. Et des fois, c'est peut-être là qu'on voit les tout premiers signes de mauvaise humeur, car on s'attendait pas à attendre 10 minutes pour acheter son journal. Bon, rien de très grave pour l'instant, mais effectivement, c'est une très grosse journée aussi pour les commerçants de la Gare de Lyon. On vous a reconnu du côté de la Gare de Lyon. Si vous êtes du côté de la Gare de Lyon, chers auditeurs d'RMC, venez saluer Martin. Allez-y. Mais oui. N'hésitez pas, n'hésitez pas, et vous avec plaisir pour vous passer le micro et l'antenne d'RMC. D'accord, bah oui, voilà, si vous, vous avez envie oui. de témoigner, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Euh, on se retrouve tout à l'heure Avec plaisir, à tout à l'heure. Bon, il est 7h15, c'est RMC, on a retrouvé Pascal, on tente, on va voir ce que ça donne. Pascal François, ça va être bon. Ah, euh... c'est mieux là, c'est mieux, ouais. c'est mieux. Vous vous êtes arrêté, tranquillement Ça y est, ouais, pas de problème. Bon, alors Pascal, racontez-nous. Vous, alors, allez, vous, est, vous partez d'où pour aller où Alors nous, nous venons du Havre. Oui. Nous allons à Sainte-Marie-la-Mer, mais avant nous, comme nous avons la location qu'à 14h, nous allons faire quelques courses en Espagne. C'est une bonne idée, ma ah foi. Oui bah oui. Oui profiter, Quel profiter, point... du, profiter du soleil espagnol. Et qu'est-ce que vous allez faire comme <rire> courses là-bas, en Espagne Oh, bah je sais pas, des fruits et légumes. Hein. Ouais. Vous êtes sûr non je pense pas non <rire> c'est pas beau de mentir on apprend aux enfants de pas mentir il faut pas que je mente non non non, non. Mais vous pouvez nous dire en toute franchise. Il y a pas de problème non, hein, on, on, on, va chercher, on, on va faire comme tout le monde on va chercher un petit peu d'alcool oui un tout petit peu voilà un tout petit peu oui avec modération toujours ah oui toujours ouais. alors les réserves pour l'apéritif parce que vous allez inviter tous les voisins qui euh, seront à vos côtés euh, durant ces vacances c'est ça ouais. l'appel est lancé si nous écoutent d'ailleurs et pour en venir vous voir Il y a pas de soucis ils viendront Il n'y a pas de souci. Quel sens de l'hospitalité C'est bien ah, C'est énorme Vous nous appelez Et je vais ouvrir Dans quelques instants Cette fameuse armoire Je prends la clé Oh là là Ça y est Oh là là là là là là là là, là. Alors vous avez reconnu le bruit Ah oui <rire> L'armoire Franchement elle est horrible ça cette armoire. Ça manque d'huile Oui oui ça... au, au, au, minimum, au minimum Au ouais. minimum Alors, vous avez bien travaillé tout au long de l'année, vous partez en vacances, et on va ouais. vous récompenser également, mon cher ami. Allez, une paire de lunettes, une paire de lunettes, Chris, ah, d'une valeur de 179 euros. C'est François Sorel qui régale. Ah bah merci François. C'est François voilà. et Pierre parce que c'est lui qui a l'armoire, c'est pas moi. Ah, Donc oui, oui, là oui. franchement, il faut remercier Pierre, Pascal. Ah alors Pierre, merci. Eh bien vous, allez prendre une photo et vous nous l'enverrez euh, à réception pendant vos vacances parce que ça. le Grand Rush continue, c'est toute l'année, c'est une communauté de fidèles et vous nous je enverrez et on sais. la publiera sur les photos, sur les réseaux Avec sociaux. Le... Bah je vous remercie bien. Pascal, vous restez combien de temps à Perpignan après Euh, nous, on reste qu'une semaine. Une semaine, d'accord. Ouais, je vais faire une petite semaine en famille, simplement, comme nous, on voyage pas mal. donc euh... bon, C'est sympa, déjà, une petite semaine. Oui, oui ça, bah, fait ça, fait une, ça fait une petite coupure. Très bien. Une petite coupure. Eh bien écoutez Pascal, merci pour ce témoignage. Surtout n'accrochez pas, on va prendre vos coordonnées pour vous envoyer ce cadeau. Est-ce que je peux passer un petit message personnel bien. Allez, on fait plaisir. Je voudrais prévenir les gens quand même. Sur l'autoroute, la voie de droite, qu'ils n'hésitent pas à la prendre. que de rester au milieu, là, c'est pénible. Ah, c'est le petit coup de gueule. Oui mais Cette nuit, je peux vous assurer qu'il y a un moment, moi... Il y a un moment, j'ai doublé à droite, Tu n'aurais pas dit, mais j'ai doublé. Sur euh, un kilomètre, euh, tout le monde est au milieu. Hein. Non, mais c'est clair. C'est très pénible. Voilà, non, mais coup de gueule, euh, totalement euh, entendu, euh, mon cher voilà. Pascal. Voilà. Ben, je vous remercie bien Les automobilistes concernés euh, réagiront. Se reconnaîtront. Se reconnaîtront, se reconnaîtront <rire> en effet. Merci Pascal et bonne journée. Bonne vacances. Ben, merci, merci à vous. Hein. Bientôt, bientôt, 7h20, Pierre. Déjà 7h20. Ça va vite, hein. Mais ça va trop vite. Un bon réveil avec RMC. Bienvenue dans ce grand rush. Nous sommes là jusqu'à 20h. On revient dans un instant. 32-16, le plus grand marathon radiophonique. Et eh bien, continue. On se retrouve dans quelques instants, François. Et nous aurons Patrick Mulan avec nous, notre jardinier, qui va nous faire un petit coucou ce matin. À tout de suite. RMC jusqu'à 20h. C'est le grand rush.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 7h20, le retour du grand Rush sur RMC. 30 heures de direct non-stop, c'est le défi un peu fou que nous allons essayer de relever. Oui. Voilà, avec Pierre Seze, avec Christian Eca, notre médecin nutritionniste qui m'accompagne depuis 14 h euh, et Patrick Miohan. Mon cher Pierre, est-ce que vous avez la main verte Pas trop. Oh, pas, trop. Avouer, pas trop. C'est pas trop votre truc. Non, non. non malheureusement. Christian, la main verte Oui. Ah oui. Ah oui, j'ai vraiment la main. Oui, oui. oui. J'ai vraiment la main verte. Oui. Voilà, et absolument. vous connaissez bien sûr notre oui, ami oui. Patrick Moulan, ah, oui, On se retrouve oui, oui. Chaque samedi sur RMC 6h-8h. Mon cher Miu Miu, bonjour. Bonjour François, bonjour Pierre, bonjour Christian, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, euh, vous avez encore la voix bien, bien euh, claire, c'est sûr. Ah oui, la, là, la, la, la, la voix claire. est verte. Oui, ouais, <rire> j'espère que ça va durer, parce que ce n'est pas ouais, encore terminé tout à fait. Ouais, Mais ouais, il sous il sous en fait est confiance. à un kilo de miel depuis cette nuit quand même. Hein. Ah, ça, ouais. <rire> Comment ça va Patrick bah, Moi ça va très très bien, voilà. Comment va madame Euh, ben, madame aussi, elle est, elle est bien réveillée, c'est même elle d'ailleurs qui m'a un peu secoué tout à l'heure en disant ah. N'oublie pas ton rendez-vous avec RMC <rire> Alors, euh, c'est des vacances? Alors pas pas vraiment parce que nous euh, avec euh, notre web TV la News Jardin TV on fait pas mal de tournages en ce moment et d'ailleurs euh, je vais partir demain pour le Cotentin euh, aller voir deux jardins euh, magnifiques et euh, voilà mais sinon non non non on, on profite aussi de, de, de ce beau temps et puis euh, je voulais vous par... je, voulais, je voulais vous parler d'un petit itinéraire euh, évidemment un peu un peu jardinier oui. qui est peut-être sur une voie qui n'est pas forcément celle la plus euh, en empruntée par les vacanciers, euh, c'est l'autoroute la, A77. L'autoroute A77, c'est une autoroute euh, qui commence autour de Dordives donc juste après Nemours euh, sur la nationale, euh, pardon, sur l'autoroute A6, et qui part vers, vers Nevers, donc vers le centre de la France. Et cette autoroute, on l'appelle l'autoroute de l'arbre. Et quand vous passez sur cette autoroute, et eh bien vous avez euh, des arbres qui sont identifiés en bosquet de chaque côté, d'ailleurs, quand vous descendez ou quand vous remontez. Il y, a surtout, il y a surtout une ère qui s'appelle l'ère justement du jardin des arbres, et je crois que c'est peut-être l'aire la plus extraordinaire qu'il y a de l'ensemble de, de, de l'autoroute, enfin fait, du, du réseau routier en, en France, puisque en fait c'est une sorte d'aire à la fois de pique-nique, de, de détente, de repos et de visite, puisqu'en fait on va avoir beaucoup d'arbres qui sont présentés à travers un parcours thématique qui est dédié aux relations entre l'arbre et l'homme. Alors, on parle du bois, bien sûr, on parle des propriétés médicinales, de l'alimentation que l'on peut avoir, et puis de certaines croyances qu'il y a autour de, de l'arbre, l'arbre le, avec les droïdes, de avec tout ça. Donc, ça, ça c'est vraiment tout à fait étonnant. Et non seulement, donc, vous pouvez vraiment vous arrêter très tranquillement euh, sur cette aire d'autoroute, euh, comme je disais tout à l'heure, et, et y pique niquer. Mais également euh, les les enfants peuvent euh, avoir des des initiations, en fait, on va entendre certains sons, euh, des, on va découvrir des senteurs, euh, des couleurs, il y a des panneaux, et puis, bon, ben, bien sûr, il y a aussi, euh, qui accompagne tout ce monde-là, euh, des, des animaux sauvages, et si on a un peu de chance, on peut voir quelques écureuils, quelques quelques grenouilles, parce qu'il y a aussi un étang, donc c'est mmh. vraiment un endroit sympa. Et non seulement, donc, euh, il y a cette air Euh, assez extraordinaire de l'air du jardin des arbres, mais euh, si euh, vous poursuivez un tout petit peu euh, plus en avant, euh, euh, eh bien vous avez aussi euh, d'autres endroits à visiter. Alors, peut-être juste avant, d'ailleurs, il y a euh, à la sortie euh, numéro 18 de cette autoroute, mmh. la possibilité d'aller vers l'Arboretum National des Bars. L'Arboretum National des Bars qui est à caune sur loire et qui est une collection, peut-être une des plus importantes d'Europe, d'arbres sur Alors il y a 380 hectares, mais il y en a qu'un dixième qui peut se visiter. C'est déjà pas mal. Et vous avez aussi l'occasion de rencontrer euh, des, des forestiers qui sont très très très compétents et qui vous donnent envie de, de découvrir tout cela. Et en continuant un peu un peu plus loin, euh, c'est euh, pratiquement à la sortie au, au niveau de, de Nevers. Eh bien, vous avez à la sortie numéro 37 de cette autoroute à 77, la possibilité de vous diriger vers Apremont-sur-Allier, où il y a un parc floral dans un village délicieux et un parc magnifique, vraiment d'une grande richesse jardinière, je dirais. Et si vous avez encore continué plus loin et même être sorti complètement, l'autoroute, malheureusement, euh, s'arrête un peu brutalement euh, au niveau de, de Nevers. Et bien, juste après, en, en se dirigeant vers Moulin, vous avez Villeneuve-sur-Allier, et l'arboretum de Baleine, qui est une collection privée qui avait été plantée par un très très grand botaniste qui s'appelle Michel Alençon et qui est aussi une balade à couvert autour des arbres qui sont du XIXe siècle et qui sont énormes et qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, j'espère que je vous ai mis en appétit pour découvrir des arbres sur ces endroits qui sont peut-être pas aussi fréquentés que ça mais oui. qui méritent d'être redécouverts. Et je pense que c'est un des intérêts aussi de votre grand rush c'est d'ouvrir les yeux vers des merveilles françaises que tout le monde ne connaît pas. On pourrait presque passer ses vacances sur la 77, hein, sur l'air d'autoroute. Oui, oui, oui. Si on aime les arbres, il <rire> euh, y, y a de quoi faire des petites étapes comme Patrick, ça. Euh, Patrick, voilà. si, si oui. proche de chez nous, en ignorant oui. ça, j'ai honte. J'ai honte parce que j'habitais pas loin et j'ignorais oui, tout ça. La, ah, la, France, oui. la, la France est d'une telle richesse non, on ne peut pas, telle, pas tout connaître et tout savoir voilà, exactement eh oui. oui. Mais oui. je crois que c'est vraiment l'intérêt de votre émission c'est de, de porter des, des, des regards un petit peu sur des petites choses comme ça que les uns et les autres ne connaissent pas et j'espère que j'aurai donné à quelques-uns d'entre nous l'envie d'aller voir ces petites merveilles voilà. vous êtes magnifique <rire> merci beaucoup Patrick Mulan merci. Eh ben, Continuez bien les gars et puis à bientôt nous on se retrouve à la rentrée parce voilà, que on Euh, il n'y aura pas démission weekend des experts là durant le mois d'août euh, parce que évidemment un spécial JO vous attendra chaque samedi dimanche matin mais on sera là donc euh, voilà, le 27, dernier le 27 je crois ouais, exactement dernier oui. week-end d'août on sera de retour Patrick Médan Christian PC euh, Christian PC qui sera d'ailleurs avec nous hein, dans notre rendez-vous maison ça sera euh, tout à l'heure merci Patrick et bel été Eh bien, vive ben, bonne semaine bonne, euh, bonne bonne à tous, ben, bonnes vacances éventuellement. Voilà, salut. Euh, alors, Pierre, on va revenir dans un instant, parce qu'il est bientôt 7h30, on va retrouver la météo, le trafic et les infos. Et on aura, entre autres, Thierry, qui est restaurateur, il voulait nous faire un petit voyage gastronomique. Pourquoi pas Eh oui, bien sûr, hein ben, voyageons, voyageons. Ils les... sont ouverts. Voilà, on a l'estomac voilà. euh, aiguisé, donc il n'y a aucun souci.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 C'est avec Yasmina Benbeka qu'on fait un point complet sur la météo de ce week-end de Grand Roche. pas. <rire> oui, avec ce matin euh, sur les régions d au nord de la, Noir, de la Loire, par contre, dont quelques nuages. Non. Et puis cet après-midi, on va y arriver. On oui, parlait de oui, cheveux va, juste avant, donc j'ai un petit peu du mal à revenir aux nuages. Et cet après-midi, on aura plus d'éclaircies, avec sans doute quelques gouttes par-ci, par-là, sur les régions situées au, nord, au sud de la Loire. Cette fois-ci, ça se gâte avec des orages qui sont déjà là, notamment en Aquitaine ou en région Midi-Pyrénées, et qui vont au fil des heures saxon surtout sur les reliefs, des orages souvent forts avec de la grêle. Et puis près de la Méditerranée, tout va bien, toujours du soleil et de la chaleur. Pour les températures aux alentours de 18h, il fera à dans la Vienne en Poitou Charente, 27 degrés pour le festival au fil du son, avec entre autres le groupe Trio. Et cette belle chanson, l'hymne de nos campagnes Sinon ailleurs, il fera cet après-midi 20 degrés à Brest et à Cherbourg 23 à Lille, 24 degrés pour Nantes Et Biarritz, 25 à Paris 26 degrés pour Montpellier 27 à Nice et Bordeaux 29 à Perpignan, 31 degrés pour Toulouse 33 à Nîmes et 34 degrés à Montélimar La météo avec Top Garage 800 professionnels pour l'entretien de votre auto Avec la garantie constructeur préservée. Un point sur la circulation maintenant avec vous, Jérémy Soulimon. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien déjà pas mal de monde sur la route ce matin. François, dans le sud-est, la traversée de Lyon reste très compliquée à cause de la fermeture partielle du périphérique nord. Autre difficulté sur l'A7 entre Lyon et Orange. La circulation est déjà bien, bien chargée. Vous mettez par exemple deux heures pour relier Valence à Orange contre une heure habituellement. Dans le sud-ouest, l'A61 reste coupée temporairement à cause d'un accident. C'est au kilomètre 331, peu après Narbonne en direction de Toulouse. Et puis trafic dense également Sur l'A63 en direction de l'Espagne Prudence, la communauté coyote nous signale un accident Il se situe au kilomètre 195 Près de Saint-Jean-de-Luz Et puis autre point difficile sur l'A10 Dès la sortie de Paris et jusqu'à Orléans Le trafic reste dense, autre coup de frein à prévoir ensuite Entre Tours et Bordeaux Et puis un petit mot, lîle de france pour le moment le trafic globalement reste fluide Attention quand même à ces deux accidents en cours. Le premier sur l'A6A en direction de Paris pardon, Entre La et Hercueil Le second sur l'A15 en direction de la province Cette fois-ci dans le secteur des Rani. Allez bonne route avec RMC C'était il est 7h30 Un point sur l'actualité avec Périne Storm. Bonjour Perrine. Bonjour François, bonjour à tous. Ça coince sur les routes, ça coince aussi dans les airs. Quatrième jour de grève des hôtesses et stewardes d'Air France. La compagnie prévoit d'assurer tout de même 80% de ses vols, 70% sur les cours et moyens courriers, 90% sur les longs courriers. Message d'unité des chrétiens et musulmans, quatre jours après l'attentat de saint étienne du rouvray Hier, les fidèles des deux communautés se sont rendus à l'église Sainte-Thérèse, puis à la mosquée de la ville pour y prier ensemble. Et Des hommages sont prévus aujourd'hui un peu partout dans le pays, en mémoire du prêtre Jacques Hamel, à Saint-Etienne, Rouen-Lille, Lyon ou encore Bordeaux. L'enquête, elle progresse. Un jeune homme de 19 ans a été mis en examen. Un suspect fiché S. Il avait été arrêté la veille de l'attentat dans le cadre d'une autre affaire. Mais une vidéo a été retrouvée dans son portable. Vidéo dans laquelle l'un des terroristes, Abdelmalik Petit Jean, prête allégeance à, à Daesh. Trois autres personnes sont toujours en garde à vue. Autre mise en examen, cette fois-ci dans le cadre des attentats du 13 novembre. Il s'agit de deux hommes. Un Algérien de 29 ans et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 du championnat, 5 scores nuls et Vierges et seulement 3 victoires Sochaux et Valenciennes sont les premiers leaders grâce à leur succès 3-1 contre 3 et 2-0 contre Clermont victoire également 1 0 du Havre chez le promu Orléanais et puis à 15h sur RMC, vous pourrez suivre la rencontre entre le Red Star et Auxerre, 7h32, la suite du Grand Rush avec vous François Sorel Merci beaucoup et Pierre Setz qui est à mes côtés Christian Eikia, notre médecin nutritionniste et bien sûr vous Vous qui nous écoutez, vous pouvez participer à ce rendez-vous unique, exceptionnel, signé RMC. Le grand rush, 30 heures d'antenne, non-stop, un pierre pour accompagner nos auditeurs sur la roue des vacances. Le, plus grand mar... Le micro. Le plus, grand... Ma... Le plus grand marathon radiophonique de France, 30 heures en direct. Vous avez commencé hier, François, 14 heures. Vous avez continué toute la journée, toute la nuit. Vous oui. voilà ici. Le jour se lève, comme dans la chanson. On oui. est prêt. C'est bon. Les vibrations, les bonnes ondes positives. Ça y est, un part du sud de RMC et un se propage dans toute la France. Toute la France, hashtag Grand Rush RMC. Pour passer également à l'antenne, le 32 16, le numéro de RMC. Pour eh bien, partager, témoigner, vous qui êtes dans les bouchons, vous qui êtes chez vous peut-être. Il y a aussi des, des, des vacanciers sédentaires qui vont profiter eh bien, bien de leur région pour découvrir les charmes de leur mmh. région. Et puis il y a également les sportifs du jour qui sont peut-être en train de courir et qui sont en train de nous écouter. On les salue bien. Voilà, et on revient tout de suite, 7h33, on va accueillir Thierry qui est restaurateur et qui veut nous faire un petit point sur son voyage gastronomique qu'il voulait nous proposer. A tout de suite. LMC, le Grand Rush, François Sorel, Pierre 16. Mets ta ceinture, mets ta ceinture s'il te plaît. On va mettre notre ceinture. On va parler des pneus tout à l'heure aussi importants, les pneus Pierre. Et hein. Oui. Euh, oui. Les pneus, il faut bien les préparer pour les longs trajets. Et on en parlera avec euh, eh bien une société qui sensibilise les Français à l'importance du bon entretien des pneus avant leur départ en vacances. On parlera de l'usure prématurée des pneus, des risques de perte de contrôle ou de crevaison, etc. Avec notre invité Lionel de Septenville. Ça sera dans quelques instants. Mais auparavant, c'est Thierry qu'on accueille tout de suite. Et oui, le tour culinaire de notre auditeur qui est la Thierry, bonjour Bonjour Thierry Bonjour tout l'équipage d'RMC Alors comment, comment ça, ça va, va Ah bah ça <rire> va, une grande forme à l'araigne Montégrin dans les Hautes-Alpes Alors, vous vouliez nous faire partager oui, un, un petit, petit voyage, voyage gastronomique Thierry Alors en fait, bah oui, on parle de vacances Donc pour nous, en restauration, c'est signe de, de plein boom, on va dire hein. Et donc, bah nous, dans notre cuisine, on a la chance d'avoir des, des bons produits euh, Donc du, du homard qui, qui vient de Bretagne Donc je, je suis breton et, et fier de l'être on a la chance d'avoir de l'agneau euh, de 6 euh, de, de l'agneau label rouge. Voilà, donc des, des bons produits qui sont dans, dans nos frigos, prêts à être servis ce midi. Alors comment les préparez-vous, au barbecue, comment, comment ça se passe là, en cuisine Alors, Nous, l'agneau, on le prend entier, c'est-à-dire pour okay. le travaille de A à Z. Les, on va dire les petits morceaux, les bas morceaux cuits en, en sauté avec de l'ail et du thym mijotés longuement et les jolis morceaux mis en, mis en évidence à la carte, euh, juste rôti avec euh, quelques fines herbes dessus. Donc c'est le gigot, des choses comme ça euh, Voilà, le, le gigot, donc on, on fait le choix de, pas défaire, de, de ne pas trancher les gigots entiers, mais de défaire muscle par muscle, c'est-à-dire qu'on se permet de, de faire goûter au client euh, un, un morceau de côte, un morceau de, de filet donc, dans la selle et un petit peu de gigot. Alors je présume que vous sollicitez les producteurs locaux hein, pour, pour, pour organiser, cuisiner tous ces mets C'est ça. Donc, ben, on a on a la chance d'avoir donc des super produits et donc on on met on met tout ça en évidence avec un petit peu d'épaules, avec des producteurs locaux et, et tout ce qui s'ensuit pour pour donner donner envie et, et faire plaisir à notre clientèle. Et le plat de l'été, le plat qui cartonne. Le bon plat tôt, personne, eh ben on est sur un, sur un agneau donc de, de cisteron juste rôti avec un petit risotto, euh, risotto d'épaule bio donc de, de, de nos producteurs C'est très bon, ça, les, ah. le risotto d'épaule c'est excellent. C'est ça, Donc mm. taillé avec des petits légumes cuits, mijotés longuement. Donc ça permet de faire quelque chose de, de, de, de local, de, de typé et avec une très très bonne identité. On salue tous les producteurs de cisteron puisque l'agneau vient de cisteron c'est ça C'est bien ça Alors mon cher Thierry, mon cher Thierry, moi j'ai envie de vous dire que eh bien à l'issue de cette eh bien, de, de cet entretien, eh bien on va on va vous faire repartir avec des avec des cadeaux parce que voilà, vous êtes sympa parce que vous cuisinez bien parce que vous valorisez le, les produits du terroir et eh bien moi Et envie, puis parce que vous avez l'air d'être doux comme un agneau aussi, c'est vrai. important, Thierry, donc euh, on va être sympa avec vous. Eh bien, pour mettre de l'ambiance, pour mettre de l'ambiance dans, dans votre restaurant... On a déjà y est, des Alors, cadeaux d'RMC. J'ai pris le micro sans fil hein, pour aller du côté du stock d'RMC. Et pour mettre de l'ambiance dans votre restaurant, quand vous serez tout seul et quand vous aurez à cœur de cuisiner toutes ces spécialités, je vais vous offrir, avec François et avec Christian, une paire d'écouteurs Urbain JBL. Et ben voilà. Je vous super. Merci Thierry. Bonne bon, bon, bon week-end et bon courage pour ce pour ce rush. On... Merci. Écoutez, pour l'instant, on tient le coup. Merci euh, pour Thierry. votre travail et la qualité des produits que vous servez. Ouais. C'est oh, vous voilà. qu'il faut remercier. La qualité, la qualité, la qualité. Il y a de plus en plus d'artisans, de restaurateurs un oui. qui y a ont revalorisation des métiers. Voilà. La qualité et quand on a compris ça, on a tout compris. Oui. Oui. C'est la réussite assurée. Après. 7h37, c'est RMC, merci d'être là, le grand rush. Si on parlait maintenant de, bah, les amis... C'est important de partir bien équipé et de eh bien, faire le nécessaire pour s'engager eh bien sur la route. Vous êtes dans les bouchons, vous nous avez écouté, on vous livre mmh. des conseils et on espère que vous avez fait le nécessaire concernant vos pneus. Et on en parle avec Lionel de septanville qui est avec nous. Bonjour Lionel Bonjour, bonjour à toute l'équipe RST, Lénel. bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes directeur d'enseigne Best Drive. Euh, alors, Best Drive, qui en partenariat avec Continental, sensibilise justement les Français à l'importance du bon entretien des pneus, c'est ça hein Exactement, exactement. Nous sortons d'une grosse opération que nous avons faite euh, à l'occasion de, de la Coupe d'Europe euh, de foot où nous étions positionnés sur quatre euh, aires de repos en France l'aire de Poitou-Charentes, l'aire des volcans d'Auvergne, de Beaune et de Montélimar où nous avons pendant un mois consécutif, euh, pour toutes les personnes qui venaient euh, à notre stand, hein, de notre stand de sécurité, vérifier la pression des pneus et scanner les bandes de roulement de chacun des, des pneus des, automo des automobilistes pardon, euh, de manière à leur expliquer quel était leur état exact et euh, de leur donner quelques conseils pour optimiser justement euh, leur pneumatique. Voilà, donc euh, c'est extrêmement important, surtout oui. euh, en, ce, en en cette veille de départ en vacances, nouvel départ en vacances, et alors, où souvent, oui. où souvent le vacancier ou souvent le vacancier pense à tout, euh, pense à beaucoup de choses, il a tout emmené, il a chargé très fortement sa voiture et il n'a pas spécialement réfléchi à l'état de ses pneus. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné en fait votre étude ben, no, no, Notre étude, tout simplement, montre qu'il y a euh, à peu près 50% des gens qui roulent euh, sous gonflés. Euh, ça a donné qu'il y a à peu près 30%, une voiture sur trois, des, une voiture sur trois a besoin de refaire une géométrie. Alors j'insiste, c'est que euh, c'est qu'en termes de coûts, si on ne fait pas attention à la manière dont use. Enfin, de la manière dont votre véhicule use ses pneumatiques, et bien, bien évidemment, euh, c est, c est, euh, les pneus usent mal, les pneus s'usent beaucoup plus vite, et puis ce c'est pas bon pour les économies. Alors Thierry, Donc, en, cas de, en cas de forte chaleur, quand le pneu est sous-gonflé, on risque l'explosion, c'est ça Alors, quand le pneu est sous-gonflé, vous, vous risquez un échauffement, et puis ensuite un éclatement du pneumatique. Donc, euh, il faut bien faire très attention, mais le, le, le plus simple, c'est bien sûr de vérifier au moment de partir euh, que les pneus soient bien gonflés. Si toutefois, Vous devez gonfler vos pneus ou regonfler ou vérifier vos ouais. pneumatiques alors mm -hmm. que vous avez roulé. Il y a une, une règle qui est très simple, c'est qu'on ne doit jamais, jamais, jamais dégonfler un pneu parce que quand vous roulez, la pression augmente dans vos pneus. Ne jamais dégonfler vos pneus. Vous remettez tous les autres pneus au niveau le plus haut. D'accord Il faut savoir que vous, a, vous allez augmenter quasiment de 0,1, 0,2 bar la pression sur l'ensemble de vos pneumatiques. Donc si vous vous référez, j'allais dire, à l'homologation et à la recommandation du constructeur au niveau de la pression de vos pneus, oui. ne dégonflez surtout pas puisque vous êtes sur des pneus chauds. Donc toujours prendre sa pression à froid si possible. Alors pour et ceux qui l'ignorent, la pression du pneu, on, retrouve où on la retrouve où cette information Alors vous, la hein, très, vous la retrouvez très souvent le long de votre portière conducteur voilà. ou, sur, ou sur la trappe à carburant. Voilà. Ou alors parfois même sur certains gonfleurs en fait hein, euh, de, de stations, vous avez euh, voilà les informations concernant la pression qu'il faut pour votre Exactement. modèle de véhicule, mais plutôt se fier effectivement aux informations qu'il y a dans votre véhicule hein, sur la portière. En effet, euh, Lionel, d'autres conseils à donner On a fait le tour. Eh bien, écoutez, moi je voudrais simplement dire que je reviens sur l'importance du pneumatique. L'automobiliste le, le, le, se promène euh, avec l'équivalence de quatre empreintes au sol, qui sont l'équivalent de quatre postales. On part en vacances. N'oubliez pas que si vaut l'empreinte au sol, qui est petite mais suffisante n'est pas en bon état, vos pneus ne sont pas en bon état, bien évidemment, ça peut se transformer de manière relativement dramatique. Donc surveillez bien la pression de vos pneus, ça c'est important, c'est facile, c'est pas cher, et ça vous fera faire des économies de carburant. Et puis au-delà des il vacances, rouler, hein, il, faut il faut régulièrement... Faut rouler. Oui, excusez-moi. Si vous roulez sous-gonflé, oui. si vous, sous vous allez euh, consommer plus de carburant. ça, Donc, ça, donc c'est important. Oui. Et la deuxième chose, c'est de bien faire attention à la profondeur de sculpture. Parce que quand il pleut, il faut suffisamment de profondeur de sculpture pour évacuer l'eau de la route. c'est ce que j'allais vous dire, excusez-moi, Pierre. Mais c'est vrai que, en euh, partant de pluie, l'importance encore de la bonne qualité des pneus, hein. Alors exactement, puisque quand on part d'un pneu neuf, il faut juste savoir sur une route mouillée, il y a eu des plusieurs tests qui sont qui sont réalisés quasiment chaque année, oui. sur une route abondamment mouillée, si vous comparez un pneu neuf avec un pneu pour lequel il reste juste 3 mm de gomme, il vous faut quasiment neuf mètres de plus pour vous arrêter. Et si on arrive au témoin d'usure, c'est-à-dire à au, au minimum légal, si je puis dire, c'est-à-dire 1,6 mm, il vous faut 18 mètres de plus pour vous arrêter incroyable. par rapport à un pneu neuf. Vous vous rendez compte euh, que c'est 18 mètres C'est énorme. C'est énorme, bon énorme. Et s'il n'y a pas de pression, ou si la pression n'est pas bonne, vous multipliez encore euh, la distance de freinage. Oui. Voilà, je crois que là c'est clair. Hein. Merci beaucoup Lionel. Merci. Merci. Bonne coûte... vacances. Franchement, vous faites le plein dans toutes les stations. Il y a un gonfleur. C'est très rapide. Hein. Alors c'est vrai qu'on se met un peu de noir sur les sur les doigts, mais c'est pas grave. Hein. Vous vous lavez les mains ou alors vous prenez un... du papier, euh, du papier et puis euh, voilà, vous dévissez le petit capuchon, vous vérifiez la pression de vos quatre pneus et puis voilà, c'est réglé. Et le tour est joué. Et c'est réglé. Merci Lionel. Merci, Merci beaucoup. Directeur d'enseigne Best Drive. Donc Alors, euh, je... Vous avez mené cette étude avec Continental. Hein. Je vais peut-être faire sourire, oui. mais comme les vacanciers vont parfois faire du vélo pendant les vacances... Les vélos ont les mêmes problèmes. Et quand je vois les vacanciers ah oui, mais qui prendre avec les des, vélos des, des, avec des pneus, des sous pneus complètement sous-gonflés, on est exactement avec les mêmes risques. C'est un, plus... un fléau à l'île de Ré, voilà. <rire> oui. mais c est, c est ça. <rire> C'est terrible. Et puis en plus, euh, on se fatigue plus hein, avec des, oui. des pneus oui. qui sont sous-gonflés. Il y a une sorte de de... de... Il n'y a pas d'éducation sur cette petite chose absolument banale. Exactement. Et c'est plus criant sur les vélos que les voitures, d'ailleurs. Et sur les voitures, en plus, on le répète en permanence. Christian Reckia, on revient dans un instant. Pierre aussi, oui. 8h moins le quart. Je, je voulais vous préciser que, oui. pour vous montrer que mes neurones sont d'une immense souplesse. Allez, <rire> qu'est-ce qui se passe Est en train d'arriver en ce moment un paquet un avec paquet. des Kougloff. Oula le Oula Des pains au chocolat. Oh non Et du pain et du pain d'un premier ouvrier de France. Oh mon Dieu. D'un pas de campagne exceptionnel. Et, et c'est encore une fois Cédric Grelet qui nous envoie ça. Ah, bah, très, on, on va euh, prendre quelques photos pour nos auditeurs. Pour oui, écouter, voilà, hein, voilà, on va, on Exactement, va tout ça. Et j'en profite parce que notre chère amie Aurélie qui nous écoute, elle est réveillée. Elle est déjà euh, réveillée. Oui, est elle a dormi 2h30. Euh, oui, non, mais elle est forte. 2h30. Euh, oui. Mais c'est vrai que c'est une, une aventure tellement prenante en fait, le, le Grand Rush, qu'on n'arrive pas à dormir, on est vraiment. Euh, on, on entend voilà, sa douche. On a dû rester là pendant les 30 heures. On entend sa douche jusqu'ici. Et Aurélie, en plus, qui est vraiment, on va dire, le l'axe de, de ces 30 heures puisque c'est elle qui, ah bah, qui a qui elle produit a cette émission oui. on l'attend faire ferme au studio Aurélie il est 8h moins le quart alors vous me disiez vous m'interrogiez sur quelque chose avant que je vous interromps il est 8h moins le quart et je voulais vous proposer de revenir dans un instant pour poursuivre avec nos auditeurs bien évidemment et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler tout au moment pour participer à ce Grand Rush le 32 16 ou bien le hashtag Grand Rush RMC sur Twitter si vous, vous, laissez, vous voulez nous laisser un petit message ou même une petite photo n'hésitez pas et puis le mail grandrush.rmc.fr on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 Il est 17h45, ce n'est pas l'after sur RMC, non pas du tout. Hein, on ne sort pas de boîte de nuit, pas du tout. On réveille les Français. Quoi qu'attendez, je suis sûr qu'il y en a qui sortent de boîte de nuit. Eh oui, vrai. Le car. Ou qui sont à Bayonne et qui finissent les ferrières. Et voilà, voilà. alors genre, à mon avis, ils ne pas tout droit. Ah, ils oui. doivent s'y tuber un petit peu quand même. Faites attention, là. ne prenez surtout pas le volant. Ah, si vous sortez de boîte de nuit ou si vous sortez des ferrières de Bayonne, c'est important. On ne le répétera jamais assez. Bien sûr, bien sûr. Euh, pas toucher le volant quand on est évidemment légèrement, voire euh, un, beaucoup alcoolisé. Vous le savez, bien sûr. Parce que moi, cette musique, ça me donne envie de danser là, ça me donne envie de faire des folies C'est vrai ah, ah ouais, je me lâche. Ah, là c'est ah, c'est bon. C'est vrai que c'est exceptionnel de diffuser de la musique sur MC, alors on en profite un petit peu exact, ces Exactement, c'est ah. nous c'est notre petite respiration, voilà, on se fait de temps en temps des petits tubes ah. comme ça et c'est bien cool. Allez, direction Gare de Lyon, Pierre maintenant oui. avec Martin Baudrero, qui est toujours Ah, il est pas là. On va le retrouver dans un instant. Mais euh, en revanche, lui il est là, c'est notre ami Damien que l'on suit depuis euh, un paquet d'heures Damien est toujours avec nous. Bonjour Damien. Bonjour François, désolé, j'ai un peu la voix cassée parce que je viens de me réveiller. Ah, euh, oula, là, ça arrive. Je... Ah, bah, bonjour, bonjour, oui. On oui. Nous, on, on s'est pas... pas encore couché, Damien. Hein ouais, je, je sais bien, <rire> je sais bien. Mais c est, c est, c est, ça commence à être du sport, là, pour vous, j'imagine. Ouais, écoutez, pour l'instant, ça va. On va voir jusqu'où on tient. Hein. Mais pour l'instant, ça va, on est zen, on maîtrise la situation. Damien, alors, euh, pour tous ceux qui ne vous ont pas euh, écouté cette nuit ou hier soir, euh, vous allez en Russie en voiture. Mais alors, vous n'y vous allez pas d'un trait, vous vous arrêtez, vous avez pas mal d'itinéraires, etc., de stop. Là, vous en êtes où, Damien ben Là, on, on est arrivé à Cologne. Euh, je vous avais dit euh, cette nuit euh, que arrêter de dormir, mais qu'on n'était pas très loin non plus de Cologne, et donc là on vient d'arriver à Cologne euh, pour y rester environ deux heures, euh, je pense qu'on va y rester deux heures, deux heures et demie, ouais. le temps de, de visiter le centre-ville de Cologne qui est très joli et surtout la cathédrale euh, qui est la, la deuxième plus grande cathédrale du monde Euh, donc, euh, donc c'est vraiment un beau monument à, à visiter, et, et c'est une très très jolie ville Cologne. Donc, on, donc on va s'arrêter de petites heures pour prendre le petit déjeuner tranquillement, retrouver mes donuts. <rire> <rire> <rire> ne buvez pas, pas de l'eau voilà. Cologne, attention. Hein. Euh, oui. pas, hein. Ah justement, justement, euh, justement, quand je croise un Allemand, je lui dis hallo. <rire> <rire> <rire> en allemand. <rire> Et il plonge, c'est ça Non, pardon. Euh, oulala. Ah oui, allô. Oui, oui, il est vrai, oui. Non, Il mais, est pas mais, mal, hein, Pierre pour faire non, un petit clavier à Thomas aussi, euh, qui nous avait dit à l'autre Cologne. Euh, oui, oui, oui c'est ah, vrai. Non, parce que tout à l'heure, y a, on a un autre journaliste qui nous a fait le coup aussi. Ah, c'est du plagiat, c'est ça Vous êtes en train de dire que je non, plagie notre ami je suis, Thomas. Hein, je ne dis pas ça, c'est que je pense que celle-là, on a dû la faire souvent quand même. c'est vrai. Damien, donc là, vous allez repartir quand Euh, bah, on repart de je pense euh, en milieu de matinée mmh. vers dix heures et demie et dix heures dix heures et demie pour arriver sur Berlin vers euh, vers dix sept heures. Comme ça on passe euh, la, la, la fin d'après-midi sur Berlin pour aller euh, voir le mur, euh, visiter les différents monuments de Berlin, manger sur Berlin tranquillement et puis après se diriger vers, euh, vers la frontière polonaise pour euh, récupérer un hôtel euh, euh, sur le bord de la route. Euh. En Pologne. Alors voilà. la culture de l'automobile en fonction des pays que vous traversez, vous voyez des différences ou pas enfin, Est-ce que c'est marquant ce voyage à travers les routes européennes ah, mais Complètement, oui. oui. c'est complètement marquant. Bah, déjà quand on arrive en Allemagne, euh, ça, ça tranche, on va dire, parce qu'il vaut mieux rouler à droite même quand on est à 140 ou à 150, hein, parce qu'à gauche ça, ça défile à toute vitesse, on voit des Mercedes, des Audi passer à Vous êtes à en train 180, de casser le mythe allemand, on pensait <rire> que les Allemands étaient disciplinés, en fait pas du tout. Ah si Ils sont très disciplinés. Oui. Ils sont disciplinés. Ils roulent à droite. Ils roulent tous à droite et vaut mieux vaut mieux laisser la file de gauche passer parce que quand on est à 150, euh, on se traîne un peu. On se traîne un peu. Donc euh, donc ça c'est la grosse différence. Après en Pologne, euh, non, on est à peu près sur les sur les mêmes standards que les routes françaises, surtout avec l'euro qu'il y a eu il y a deux ans, ils ont refait toute leur route et y une grande autoroute qui traverse le pays maintenant. Euh, avant c'était pas le cas. Et puis après, euh, quand on arrive en Biélorussie ou en Russie, là, c'est catastrophique. Parce qu'on reproche aux Français d'être ronchons en voiture, est-ce que euh, les Européens, les autres Européens, le sont aussi Est-ce que vous êtes fait un petit mmh. peu klaxonner Alors en Allemagne, euh, en Allemagne, oui, oui, oui complètement. Oui. Euh, en Allemagne, une, une fois, j'étais, je suis tombé sur un, sur une sorte de fou euh, qui. Euh, qui derrière moi, et le feu au passé ouvert, j'ai même pas eu le temps de démarrer, il a déjà klaxonné, ouais. et euh, ouais. du coup, j'ai ouvert la fenêtre, je lui ai fait un... je lui ai montré mon mécontentement, on va ouais. dire, euh, et là, il s'est mis à ma hauteur, il a pris son, a pris son téléphone et il est venu me prendre en photo j'ai pas compris, euh, et derrière il me suivait avec son téléphone, il me prenait en vidéo, Enfin, euh, hallucinant, je n'avais jamais vu ça, euh, je n'avais jamais vu ça, et c'était euh, assez cocasse, du coup je faisais la même chose, je me mettais à sa hauteur, je prenais des vidéos, euh, tout. il m'a suivi pendant un certain moment, puis après à un moment donné il a eu la pression, il est parti, il a changé de route, mais, euh, mais je n'avais jamais vu ça, il est venu me prendre en photo, là, un sur rouge. il est descendu de sa voiture, et il est venu me prendre en photo. Eh bien dites-moi, vous êtes une ah, star ouais. peut-être Damien C'est ça, peut-être qu'il m'a confondu avec une star. <rire> voilà, c'est le tour des internets, peut-être. Et euh, voilà, on sait pas. Voilà. Ouais. Bon, bah Damien, mais pourtant, euh... oui. Ouais, pourtant, ma voiture, c'est pas celle d'une star, hein, mais... <rire> mais justement, parce que et... les stars se cachent dans des voitures comme ça, un peu passe-partout. Ouais, incognito. <rire> Damien, euh, on se tient au courant. Bonne route. Bah, tout à fait. Ouais, je vous appelle dès que je suis sur Berlin. Il n'y a pas de souci. Vous pensez y arriver vers quelle heure à Berlin Vers 17h. Vers 17h, on sera encore là, hein. Bah oui, oui, il n'y a pas de, y de souci. À tout à l'heure, Damien, et Prudent sur bon, la route, allez. bien évidemment. À tout à l'heure. Merci allez, en bonne Voilà. Et on a, comme ça, on a suivi beaucoup, beaucoup d'auditeurs depuis hier après-midi. C'est formidable euh, de voir leur progression comme ça. C'est chouette. C'est une grande famille, le Grand Rush et RMC. Tout à fait. Euh, on retrouve Ludo tout de suite. Ludo qui bon. nous a appelé au 32-16. Bonjour, Bonjour Ludo. Ludo. Rebonjour. Comment ça va, Ludo Eh bien, ça va. Bien arrivé à Bayonne. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Oui. Ah, voilà. Alors, Donc, ça se euh, passe bah... comment à Bayonne Eh bien, là, pour l'instant, bon c'est calme. Hein. Il, oui. est... Il fait beau. Là. Il y avait un petit peu de monde sur la route, mais euh, ça allait quand même. Oui. Voilà, en arrivant au péage, un petit peu d'attente. Et puis, euh, sinon, ça roulait, euh, ça roulait relativement bien. Quoi. Alors, voilà. vous avez vu des, des fêtards sortir du centre-ville de Bayonne Non, je suis pas encore dans le centre-ville. Non, je suis chez mon beau-frère euh, qui habite à côté. Et vous allez vous-même sortir ce soir, faire les fêtes à Bayonne On oh, va aller manger quelques pinchos euh, à midi et puis euh, quoi. Hein. On, on Connaisseur. On sent le connaisseur. On sent le connaisseur. On sent que c'est pas la première fois que vous allez à Bayonne. Hein Mais les pinchos. Qu'est-ce que c'est les pinchos Bah c'est des tapas, c'est les, les, les, les euh, oui, des des petits des petits sandwich quoi voilà Oui, des trucs des petits snacks quoi voilà, voilà des petits snacks avec du jambon avec euh, mmh. du brebis et gros. puis, puis ouais. voilà Et puis un peu de vin avec ça, et puis voilà. Puis et euh, surtout passer un bon moment avec, avec les copains. Et puis, et puis voilà. Et des vacances pour découvrir la région, je présume. Il y a des villes basques qui, et eh bien chaque été, font le plein de touristes parce que c'est vrai que c'est une magnifique région. C'est ça, c'est magnifique. C'est euh, bon, il fait pas, euh, il fait pas toujours beau. C'est pour ça que d'ailleurs c'est vert. Mais sinon, non, aujourd'hui, il beau. Et je pense que ça va être, ça va être sympa. Voilà. Merci Ludo. Merci. Il n'y a plus rien, y a plus rien dans, votre, dans votre placard Ah, dans le placard, il y a peut-être un petit ah, truc. Je vais faire un Allez. petit tour dans les stocks. Attendez. Attention. Alors, je prends Ludo. le micro portatif. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a eu Ludo plusieurs fois autour. Il mérite quand même un petit ah, cadeau, Ludo. Aussi. Ben oui, bien sûr. Alors, on va je ouvrir ai la Alors, on ouvre l'armoire. Attention, parce que cette armoire qui fait flipper. Moi, j'ai toujours l'impression. Ah oui, un un, un énorme rat va sortir cette... Sa... Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il sauf il a f... que... Il va falloir huiler un petit peu l'armoire, hein, quand même. Ah, hein, oui. Parce que là, ça grince un peu. Alors, je sais, mon cher Ludo, que vous allez aller à la plage. Je sais que vous allez bronzer. Ouais. Je ouais. sais que vous allez, euh, avoir la classe, tout simplement, avec la paire de lunettes, Chris d'une valeur de 179 euros. Et qui Très est gentil. offert par le Grand Rush RMC. Vous allez nous faire un petit selfie, nous l'envoyer une fois que vous l'aurez reçu. Hein. Je compte bien sur vous, mon cher. Pas de problème, ça marche. Bon, bah super. Bon. Merci, Ludo, pour votre appel. Merci beaucoup, à bientôt. Euh, et si, tout comme Ludo, vous voulez joindre l'équipe du Grand Rush sur RMC, on sera un plaisir de discuter avec vous. Vous avez peut-être décidé de prendre la route. Ça y est, vous avez attaqué l'autoroute. Comment ça se passe en voiture, en famille euh, Tout va bien. Quelle est l'ambiance Eh oui, Est-ce qu'elle est bonne l'ambiance Il n'y a savoir. pas de stress parce que souvent on peut avoir du stress Quand on part en vacances comme ça Quand on va euh, bah voilà, affronter les embouteillages Rouler pendant des heures et des heures Et eh bien racontez-nous tout ça Peut-être êtes-vous d'ores et déjà arrivé sur votre lieu de vacances Et eh bien là aussi c'est la délivrance Dites-nous comment ça se passe On est très curieux et on a envie de savoir Comment vous passez vos vacances Et euh, comme Pierre l'a dit il y a un instant On vous récompense, on a plein de cadeaux à vous offrir Des smartphones, des enceintes Bluetooth Des packs cadeaux signés RMC Bref, c'est le pied total. On va revenir tout à l'heure entre 8 et 9. Et oui, bientôt 8 h Sur RMC, vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le hashtag Grand Rush RMC. Notre, notre reporter Martin qui nous envoie, c'est marrant, du côté de la gare de Lyon, eh bien, une photo de deux enfants qui jouent au baby foot. Voilà, parce qu'on sait aussi se détendre quand on est en gare. Alors vous savez, il y a le, le fameux piano oui. qu'on voit. Ça, c'est fantastique. C'est génial. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que on est toujours surpris par le talent de ces musiciens qui viennent s'essayer. Et puis là, on voit eh bien deux jeunes. Voilà, en train de jouer au baby-foot. C'est ça aussi l'esprit des vacances et l'esprit du grand HREM. MC mon cher François. Voilà, et puis en euh, tout à l'heure, entre 8 et 9, entre autres, on va parler de retard de vol, d'annulation. C'est un peu le un oui. peu le sport national avec Air France. Euh, quels sont nos droits, en fait Est-ce qu'on peut prétendre avoir un remboursement, etc., un dédommagement même Parce que c'est vrai que parfois, ça peut bousiller les vacances. Oui, complètement. Ou un week-end. Ça a été le cas d'ailleurs d'une auditrice hier. Son vol a été annulé. Elle devait partir pour un week-end. Elle a complètement annulé son week-end. Ah vous ouais, imaginez J'ai retenu le cas de cette, euh, de cette auditrice qui est, qui est à La Réunion et oui. qui a dû attendre presque la journée entière euh, Exactement. pour reprendre un vol à 21h. Et ben, que peut-on prétendre comme dédommagement On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste euh, qui sera avec nous. Euh, c'est le site Air indemnité Donc autant vous dire que là, c'est clair. Hein, je pense qu'il doit s'y connaître quand même. La météo, le trafic, les infos et on est de retour sur RMC. C'est le Grand Rush.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 Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire conditions en point de vente. La météo des plages avec les hôtels première classe. Passez une bonne nuit sur la route des vacances. Ah, la météo ah, des plages. la mouette. <rire> avec Yasmina Benbecaille. Bon, ça et va, c'est l'été Bah oui, si vous êtes sur la route de vos vacances, attention, cet après-midi, il fera 35 degrés en vallée du Rhône, et là, en ce moment même, vous allez avoir envie de piquer une tête, et la température de l'eau près de la Méditerranée, est comprise entre 20 et 25 degrés, ça donne envie de plonger, surtout qu'il fera cet après-midi en moyenne 28 degrés sur le Transat. Alors rendez-vous sur le sable fin de la plage de la Bouillabaisse à Saint-Tropez en Corse, c'est bonheur, avec 25 degrés dans l'eau et 29 degrés sous le parasol à Calvi. Pour ceux qui rejoignent les plages de la côte atlantique, c'est une eau à 19 degrés en moyenne, mais un ciel couvert avec des averses possibles du côté de Biarritz et Ailleurs, ce sera très agréable. L'occasion de se laisser tenter par une balade en stand-up paddle en mer pour découvrir le calme et la beauté de la côte de Jade et la côte sauvage en Loire-Atlantique. Près de la Manche c'est un ciel partagé entre nuages éclaircis avec quelques gouttes possibles. Comptez 17 degrés dans l'eau et pour les plus courageux 20 degrés en moyenne pour ramasser les coquillages. Bonnes vacances J'aime beaucoup, beaucoup. Là, on on n'a pas les images, c'est dommage mais il y avait une belle chorégraphie de François. Un point <rire> sur la circulation, maintenant c'est important du grand Roche avec vous jérémy Souliman.